I can't escape Taking me higher than I've ever been before. I'm holding. The votre journée sur Fun Radio. Je m'appelle Anto et vous écoutez Summer Fun jusqu'à 9h. Sur vandenbor.be je peux commander tous les appareils, aller chercher ma commande dans les 30 minutes ou la faire livrer gratuitement. Suis-je contente de Vandenbor Oui, très contente. 6h, Stanfone Radio, soyez les bien On s'informe en ce lundi 25 juillet 2016 avec Jean-François Servet. Salut, Jeff. Bonjour, Anto, bonjour à tous. Une explosion a eu lieu hier en Allemagne. L'auteur est un réfugié syrien de 27 ans dont la demande d'asile avait été rejetée. L'homme qui s'est fait exploser devant un festival de musique a blessé 12 personnes. L'accès à un festival de musique organisé lui avait été refusé parce qu'il n'était pas en possession d'un ticket. Il avait l'intention d'empêcher la tenue de l'événement auquel participaient 2500 personnes. L'individu s'est fait exploser non loin et a blessé 12 personnes dont gravement. Les autorités enquêtent si l'explosion est une attaque terroriste. On ne sait pas encore si les suspects avaient des liens avec le groupe terroriste État islamique. Ce nouvel incident survient dans une Allemagne sous tension, marquée par la succession d'actes violents en Bavière principalement. Hier, un peu plus tôt dans la journée, un demandeur d'asile syrien avait tué une femme et blessé deux autres personnes à la machette. Vendredi, une fusillade sans lien avec le terrorisme a été menée dans la capitale de Bavière, Munich, par un jeune souffrant de troubles psychiatriques qui a tué neuf personnes. Il était fasciné par le massacre perpétré cinq ans. Plutôt par Anders Bering Brevik en Norvège. La semaine précédente, quatre passagers ont été agressés dans un train régional bavarois par un adolescent, demandeur d'asile en Bavière également. Cet acte mené à la hache et au couteau est le seul qui a été revendiqué par l'État islamique. Et puis, selon les Argentins, les Argentiers, pardon, du G20, la recrudescence d'attentats à travers le globe est devenue une menace pour la croissance économique mondiale. À l'issue d'une réunion de deux jours en Chine, les ministres des Finances du G20 ont condamné les, dans les termes les plus forts les raisons attentats terroristes survenus dans le monde. La réunion était l'occasion de réaffirmer la solidarité dans la lutte contre le terrorisme et dans le renforcement des moyens pour enrayer son financement. En mai au Japon, les grands Argentiers du G7 s'étaient déjà entendus pour muscler leur offensive contre le financement du terrorisme. En En sport, le comité international olympique a décidé hier de ne pas suspendre la Russie de manière globale des Jeux de Rio, préférant laisser les fédérations internationales trancher au cas par cas quand aux athlètes russes admissibles ou non à une participation aux Jeux. Le CEO a étudié les éléments en charge relevés par le rapport d'une commission d'enquête indépendante commanditée par l'Agence mondiale antidopage qui a mis à jour des années de dopage en Russie. Le comité olympique russe est engagé à coopérer pleinement avec toutes les organisations internationales afin de faire la lumière sur tous les éléments de ce dossier. Un petit mot pour vous dire qu'aujourd'hui de France, l'Allemande André Greppel s'est imposé hier sur les Champs-Élysées lors de la 21e et dernière étape de la Grande Boucle. L'année dernière, Greppel avait déjà remporté le sprint sur les Champs-Élysées. Il a devancé Peter Sagan et Alexander Christophe. Chris Froome, dominateur d'un bout à l'autre de l'épreuve, a quant à lui remporté sa troisième victoire dans ce Tour de France après ses succès en 2013 et 2015. Fun radio. Dans quelques instants, côté Sonenslore, c'est Souf et Miamor qui arrivent. On aura aussi la nouveauté de la grande puissante Arena Grande avec Intoyou. Juste avant, côté météo, qu'est-ce que tu nous prévois pour ce début de semaine, Jean-François Un ciel souvent très nuageux avec éventuellement un peu de bruine par endroit en matinée. L'après-midi, des éclaircies vont se développer à partir de l'ouest du pays. Une onde locale ne sera pas exclue au sud du Sillon sans brameuse, mais le temps devrait rester globalement sec sur la plupart des régions. Et puis, côté température, les maxima situeront autour de 21 degrés au littoral, 20 à 23 degrés en Ardennes et entre 23 et 26 degrés dans les autres régions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 watching her but she's looking at you ooh, ooh, ooh. you Fun Radio dans quelques secondes, c'est l'appel Ariana Grande que je vous cale sur Fun avec Intoy ou le temps pour nous de souhaiter la bienvenue. Bonjour Coralie, salut Antoine, comment ça va? Ça va et toi? Mais écoute, très très bien, on démarre une nouvelle semaine ensemble, une nouvelle semaine de Summer Fun tous les jours avec vous entre 6h et 9h et un programme déjanté, Coralie, parce qu'on a plein d'infos pour vous. Oh. Mais surtout plein de cadeaux à vous offrir toute la semaine David aura aussi plein de choses à vous offrir entre 17h et 20h On en parlera évidemment en fouille de l'émission On va vous raconter un peu ce qu'on a fait ce week-end Un peu tout ce qui s'est passé pour nous Et on parlera également des jeux vidéo de notre enfance Parce que c'est le thème de jour ah, Alors toi en plus tu es fan de jeux vidéo, tu auras dit Donc tu as pu tester plein de choses durant ton enfance On va en parler dans quelques instants On va également saluer Jeff qui est là aux infos et Etienne à la réalisation Et puis on va également lire tous vos messages par SMS au 3044 44. Ou encore sur Facebook aussi. Oui, J'ai a... donné la réponse oui. à sa place. On a un message de Christine qui nous dit « Salut les gars, je vous souhaite une très bonne émission. Faites-moi rire comme tous les matins. » Eh bien, bonne journée à toi Christine. Merci d'être avec nous. C'est pas grave, c'est le matin. Écoutez, et oui. justement, le matin, quoi de mieux que commencer par une bonne dose d'éphémérides C'est l'éphéméride sur Phone Radio. Lundi 25 juillet, premier jour de la semaine, et déjà presque la fin du mois de juillet, et oui. Oui, déjà, déjà. Nous sommes le 207e jour de l'année. Nous entrons donc dans la 30e semaine. Déjà. Déjà, déjà. On peut souhaiter une bonne fête aujourd'hui. Oui, au Christophe, au Jackie, au Jacqueline et au Valentine. Bonne fête à vous, les amis. Et sinon pour les anniversaires de Star aujourd'hui on va souhaiter un joyeux anniversaire à Matt Leblanc qui ah, fête ses oui. 49 ans Je me souviens de Matt Leblanc Oui dans Friends, j'adore, j'ai regardé ça hier en fait donc euh, voilà <rire> Ah ça c'était le générique de Friends, je pense qu'on le reconnaîtra toutes les générations encore pendant 30 ans Ah oui D'autres anniversaires aujourd'hui Voilà bah, à l'ancienne rappeuse Di qui fête ses 36 ans et à Linda Lemay qui elle fête ses 50 ans Et voilà c'était la fin des mérites du jour Pendant qu'Antoine est en train de faire en Je sais train pas de... comment combler On ah est voilà, en train de, de continuer la journée 6 h 9 merci de vous réveiller avec Fun Radio Arena Grande, into you, c'est ce qui arrive sur Fun Début de journée sur Fun Radio 6h16. Souffle Miamol, c'est ce qui y arrive côté Stone and dans un instant. Et juste avant Coralie, on parle de des places de ciné qu'on vous offre toute cette semaine. Oui, parce qu'on vous offre toute cette semaine 5 places de cinéma. Pour Vous hey. et vos amis pour aller voir bah, toutes les prochaines sorties euh, au cinéma. Donc euh, en plus, vous allez voir des, je dis, des films énormes, genre L'Âge de glace. Ah ouais Déjà rien il y a que pas ça. Tortue ninja aussi. Tortue ninja qui va arriver euh, en novembre. Bon ça c'est un peu plus tard, mais moi j'attendrai. Je sais que j'aime je jers j'attendrai. C'est pour aller voir les animaux fantastiques. Donc c'est un film qui parle d'Harry enfin, Harry Potter, etc. Et... Génial. Moi je sais que j'attendrai. <rire> <rire> voilà il va y avoir plein de sorties ciné. Donc je vous avez envie d'aller au cinéma avec euh, vous. vous et vos potes envoyez dès maintenant ciné par SMS au 6322 et c'est 1€ euro par message. Et on vous rappelle tout à l'heure 5 places de ciné quand même. Ça reprend un, ça représente un fameux budget parce que sur si regarde ah, maintenant oui. c'est 10-12 euros une place de ciné donc fois Ça fait déjà presque 60 euros Donc c'est quand même ouais. pas mal et c'est ce qu'on vous offre durant toute la semaine. Aujourd'hui on vous parle eh bien, des jeux vidéo Coralie Les jeux vidéo qui ont bercé notre enfance Alors perso je n'étais ah. pas un grand fan de jeux vidéo Et pourtant c'est vrai qu'en préparant l'émission et en faisant un petit feedback Je me suis rendu compte que finalement on joue tous et toutes à des jeux vidéo ah bah oui, bien sûr. Même sans s'en rendre compte en ah fait ouais, simplement oui, Alors si on regarde on a Jean-François qui est avec nous aujourd'hui Toi tu es un peu plus âgé que nous Et tu nous rappelais que ta première console de jeu Qui a été une des premières consoles à sortir d'ailleurs C'est euh, l'Atari, c'est ça Oui, effectivement, c'était une console euh, Vraiment plus que basique, d'ailleurs je pense que tu as beaucoup rigolé Quand, quand euh, j'ai tu... vu l'image <rire> Mais bon, c'était euh, un autre temps déjà. Donc, ouais. Ouais, Effectivement C'était euh, très marrant, mais c'était très basique comme jeu hein. Il Alors, y Par avait... exemple, tu jouais avec un, un jeu de billes Oui, dedans. effectivement, il y, avait, il y avait juste une bille Il y avait une barre à gauche et à droite de l'écran Et le truc, c'est qu'on s'énervait parce que la manette, c'était à peine une roulette Pour euh, pouvoir, euh, voilà Donc, euh... Je vais vous publier <rire> une photo d'ailleurs maintenant de l'Atari 2600 <rire> Qui a 30 ans, euh, sur la page Facebook Alors quand même, cette Atari, on peut en rire parce que Quand vous allez voir la photo, vous allez dire ouais, c'est quoi ça Et pourtant, ça a été une des consoles vidéo qui a duré le plus longtemps dans les jeux de consoles de salon, parce qu'elle a été retirée seulement en 1991 du marché, donc elle a quand même été en vente pendant 14 ans. Et ça, c'est énorme. Je parce pense qu'il qu y a même euh, une version euh, un peu améliorée, ouais. mais qui, qui va être commercialisée euh, bientôt. Donc pour, pour rappeler aussi que euh, il <rire> y a pas toute la technologie qu'il y a maintenant il y a quelques années. Bah justement, après l'Atari euh, en 1990, on a trouvé en 1995 la première PlayStation 1 que toi tu as connue, Coralie. Ah, oui, bien, même avant, j'en ai connu d'autres. Mais tu as connu la PlayStation 1 avec ouais. notamment euh, euh, un jeu auquel tu jouais beaucoup Oui, Crash Bandicoot. C'est quoi en quelques mots bah, En fait, il y, y a plusieurs versions, mais le principe de base, c'est qu'on est sur un petit chemin, on, ouais. va, on court vers la caméra, donc on ne voit pas vraiment ce qui va nous arriver. Il y a peut-être en, en vie réelle, on voit un mètre de, de ce qu'il y a devant nous. Et il y a plein d'obstacles Et derrière nous Il y a une énorme boule qui, Une boule de pierre Qui est en train de, de rouler vers nous Pour nous écraser en fait. Donc, Donc on doit courir but, à l'aveugle Sans se faire tuer Exactement C'était l'idée C'était sur Playstation 1 ou c'était dans les années 1995 Je crois quelque chose oui, comme oui, ça bon Donc notre naissance finalement Et puis euh, juste après On avait bah, en, en concurrence La Nintendo 64 Est-ce que oui. vous avez connu euh, Cette euh, arriérée de jeux vidéo Ou de consoles de jeux Réagissez avec nous Dès maintenant par SMS Au 3044 Ou encore euh, sur les réseaux sociaux Coralie Oui sur la page Facebook Summer Fun, ou, euh, ou alors par mail par Antoine Radio.be Et on vous lit jusqu'à 9h, merci d'être avec nous les amis dans quelques secondes, on va faire un tour du côté de l'héroscope et puis on continue à vous lire évidemment tout au long de la journée, juste avant 6h19 c'est souffle et Mi Amor sur Fun Miamor,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 tes souvenirs me hantent. Na nui, dans mon sommeil, j'en deviens somnambule. Mais hey, już t'avais pris pour acquis. Tu m'as tourné le dos. J'avais as vécu soumise. Ces mots sont faux. Tu crois qu'on qu en dit, je suis ton héros. Aujourd'hui, tu me fies. Tu me fuis. fuis. C'est la vie. vous verrez timbre 12h22 sur Fun Radio du 100% Belge C'est ce qui arrive avec Lost Frequencies Et Beautiful Life Et c'est dans un instant sur Fun Bonne ou mauvaise nouvelle Comment va se passer votre journée C'est l'Héroscope sur Fun Radio Et Coralie comme chaque jour Tu as consulté pour nous les astres On commence avec les béliers Prenez les devants sur les événements Ne suivez pas comme un mouton L'Héroscope continue avec les taureaux Vivez votre chemin à l'abri des regards indiscrets Les gémeaux Cette journée ne sera pas à la hauteur de vos attentes. Ça arrive, comme ça, c'est le début ah, de semaine, c'est un peu difficile, hein, les cancers. À vous les jolies prises de conscience qui font mûrir votre couple. On enchaîne avec les lions. Relevez vos manches et prenez les devants pour mieux accumuler les points gagnants. Bingo, c'est gagné. Les bergers. <rire> pas de vague à l'horizon, mais rien de bon, rien de bien folichon non plus. Les balances. C'est le moment de penser à venir et construction. Les scorpions. N'insistez pas sur les petits désaccords et acceptez d'avoir tort. Oh Quand même, c'est difficile, les Sagittaires. Ne, per ne perdez pas la main dans un détail d'interrogation Les capricornes Vous n'êtes pas le nombril du monde et ça ne changera pas d'aussitôt oh, Heureusement que c'est pas pour bon, moi ce, celui-là Les versos Quatre mots pour vous les versos, à vous d'agir Let's go, c'est parti, et les poissons Des opportunités pour redresser la situation sauf à vous, ne les laissez pas passer Vous reconnaissez notre horoscope vous avez envie de réagir et d'interagir avec nous, c'est très simple Vous envoyez un petit message au 3044 pour 50 centimes le SMS ou encore sur la page Facebook de l'émission Summer Fun, juste avant, c'est Last Frequency, c'est Beautiful Life, sur so fun Where you want to go, I follow Mountain high and river low, I follow Beautiful, beautiful love Soyez pour le moment en voiture, direction le boulot, direction les vacances, peut-être bonnes vacances si vous avez l'occasion d'en prendre encore dans votre lit en train d'ouvrir tout doucement les yeux. Soyez les bienvenus, vous êtes sur Fun Radio et Willy William à Paris, c'est ce qui arrive dans un instant sur Fun. Pendant les vacances, allez vous éclater au ciné avec vos potes grâce à Fun Radio. Fun. Toute la semaine, écoutez Summer Fun de 6h à 9h. Et c'est que du fun de 17h à 20h. Et repartez avec vos places de cinéma pour aller voir les films les plus fun entre potes en envoyant ciné et vos coordonnées par SMS au 6322. Un nouveau message. Merci Fun Radio! Les blockbusters de l'été, ça se gagne uniquement sur Fun Radio. Le son Dance Floor. Le son Dance, dance Floor. floor.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 Jusqu'à 9h, c'est Summer Fun sur Fun Radio. La, la, la Quelques musiciens me donnaient la mélodie. C'est ce qui faisait tout son charme Quand je chante La, la, la, la, la Parce que moi je me balade dans pie. Je me balade dans Je me baladam pas Je me balade dans pie. Je me Ram, pa, pa, pam, ram, pa, pa, pam, pam sur Fun Radio, Fun. Fun Radio. Fun. à 6h32 on fait un tour de l'actu en ce lundi 25 juillet 2016 avec Jean-François Servet. salut Jeff euh, bonjour Antoine bonjour à tous une explosion a eu lieu hier en Allemagne l'auteur est un réfugié syrien de 27 ans dont la demande d'asile avait été rejetée euh, l'homme qui s'est fait exploser a blessé 12 personnes l'accès à un festival de musique organisé lui avait été refusé car il n'était pas en possession d'un ticket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 psychiatrique qui a tué 9 personnes dans un centre commercial. Il était fasciné par le massacre perpétré 5 ans plus tôt par Anders Bering Breivik en Norvège. La semaine dernière, Quatre passagers ont été agressés dans un train régional bavarois par un adolescent demandeur d'asile. Cet acte mené à la hache et au couteau était le seul qui a été revendiqué par l'État islamique. 15 heures de bouchons en plein soleil, les Britanniques passant par Douvres pour se rendre sur le continent ont vécu un week-end plutôt chaotique entre afflux de vacanciers et contrôles renforcés par la police aux frontières françaises dans un contexte Le risque d'attentat est des fils de voitures, par choc contre pare-choc à perte de vue le long des côtes du Kent dans le sud-est de l'Angleterre. Telles sont les images qui ont tourné en boucle hier matin sur les chaînes de télévision britanniques. Depuis vendredi soir, les départs en vacances se sont transformés en chemin de croix avec des embouteillages interminables causés par l'affût d'automobilistes et une sécurité renforcée du côté de la police aux frontières françaises. Le gestionnaire du réseau routier a précisé que les contrôles des autorités françaises étaient destinés à assurer un niveau de sécurité satisfaisant à la suite des récents attentats en France. On l'a aussi appris ce week-end, la journée de jeudi dernier a été la plus chaude jamais enregistrée sur Terre. Le Moyen-Orient fait face à une importante vague de chaleur actuellement en Irak, au Koweït, en Arabie Saoudite et dans l'ouest de l'Iran. Le mercure a grimpé jusqu'à 51,6 degrés et puis le record de chaleur a été battu dans la ville de Mitriba au Koweït où le thermomètre a carrément affiché 54 degrés jeudi dernier, soit autant que dans la vallée de la mort en Californie qui est considérée comme l'endroit le plus chaud de la Terre. Au Tour de France, l'Allemand André Greppel s'est imposé hier sur les champs élysées lors de la 21 e et dernière étape. L'année dernière, le coureur allemand avait déjà remporté le sprint sur les champs élysées Le Britannique Chris Froome, dominateur d'un bout à l'autre de l'épreuve, a remporté sa troisième victoire dans ce Tour de France après 2013 et 2015. Un petit mot enfin pour vous dire qu'en tennis, Yannina Wickmayer a remporté cette nuit la finale du tournoi de Washington. Elle a battu l'américaine Lorraine Davis, 122 e mondial en 2, 7, 6, 4 et 6, 2. La joueuse belge s'était qualifiée samedi pour la finale en battant la kazakh Julia y Poutine-Seva, 45e joueuse mondiale. Le même jour, Elena Wickmeyer a aussi remporté la finale du tournoi de double. Dans quelques secondes, les Major Laser et Boom qui arrivent sur Fun. Juste avant, côté météo, Jean-François, des bonnes nouvelles peut-être pour ce lundi Des nouvelles relativement bonnes, même si le ciel ah. va être nuageux avec éventuellement un peu de bruine ce matin. Cet après-midi, les éclaircies vont se développer à partir de l'ouest du pays. Attention quand même, une petite ondée locale n'est pas exclue au sud du Sillon sans brémeuse, mais le temps devrait rester sec dans la plupart des régions. Côté température, les maxima se situeront aux alentours de 21 degrés du côté du littoral, 20 à 23 degrés en Ardennes et entre 23 et 26 degrés ailleurs. Merci Jeff. Le prochain rendez-vous 7h avec les infos et tout de suite c'est le Son Dance Floor dans Summer Fun avec Kung sur Fun Radio Fun Radio fun. Summer Fun Sur Fun Radio, bienvenue Vous écoutez Summer Fun et dans quelques secondes C'est les Major laser et Boom qui arrivent Yeah, j'adore Juste avant, on vous lit par SMS au 3044 Coralie On parle aujourd'hui des jeux vidéo de notre enfance Oui, on a un message de Jonathan au 3044 Qui nous dit Dans la fin des années 80, j'avais la console Sega Master System 1 C'était euh, de grosses cassettes pour ce modèle Je la connais pas vraiment non plus C'est un voilà. peu avant la l'Atari, non La Sega, euh... je pense je suis pas sûr. à vérifier. Je suis pas sûr. Voilà. Et sinon, on a bah, un message d'Angelo aussi qui, qui nous écoute. Donc, je lui fais déjà un gros bisou. Et il nous dit un petit peu tous les jeux vidéo auxquels il joue. Et il nous dit donc Fallout 4, The Division, League of Legends, ah, World of Warcraft et encore plein d'autres. Il nous dit aussi qu'il fait beaucoup de streaming live. Et, euh, du coup, il a une grande panoplie de jeux vidéo euh, à, à disposition. Et bien, en tout cas, vous avez envie de réagir avec nous. Vous avez envie de participer. C'est très simple. Vous envoyez un petit message au 3044 ou encore sur la page Facebook de l'émission. On continue à parler des jeux vidéo de notre enfance. Alors, par exemple, moi je me rappelle, pendant mon enfance, pas un grand, grand fan de jeux vidéo, mais pourtant j'avais un Game Boy Play, je sais pas si vous vous souvenez du Game Boy Play, euh, tout mauve, comme ça, c'était alors une brique, euh, comme, un, comme un smartphone en fait, mais mm -hmm. en version méga gros, et j'adorais ce jeu, je jouais à, évidemment le, le nom vient de m'échapper, <rire> à, <rire> attendez, quoi quoi jouais euh, Voilà, bref, je vais retrouver le, mot dans, le jeu dans quelques instants, mais en tout cas c'était un niveau auquel je ne savais jamais aller plus loin que Aspirou, voilà c'est ça ah où oui. je n'arrivais pas à aller plus loin que le niveau 14, mon père pareil, parce qu'il jouait avec, vu qu'il est un, il a un peu de challenger. Et puis je me rappelle de ce Game Boy euh, bleu, euh, Mauve, qui d'ailleurs est encore à la maison, et parfois on peut encore y jouer de temps en temps. Après la Nintendo est arrivée, la Wii aussi. Et donc franchement, moi qui suis pas un fan, on ouais. a quand même joué à quelques trucs. La Wii par exemple, je me rappelle évidemment le mythique Mario Kart, on va en parler ah. tout à l'heure. C'est le jeu qui a pu marquer tous et toute notre adolescence. Même si vous n'êtes pas des fans de jeux vidéo, vous avez tous certainement obligatoirement joué à Mario Kart ou alors encore sur Wii les jeux de sport, Coralie, je sais pas si toi tu as testé à l'époque oui, euh, avec les manettes dans tous les sens oui, oui, se faire euh, du sport d'un côté, Jean-François tu as impressionné. Oui, ouais, j'ai découvert la Wii avec le tennis à l'époque, ah c'était oui. vraiment un jeu euh, et j'ai trouvé que c'était vraiment réaliste Et le bowling aussi, aussi c'était génial, sauf que ma fille qui a, bah, forcément qui est très jeune euh, me battait tout le temps ça me faisait vraiment râler et ça c'est cool parce que c'est vrai que finalement on ne fait pas réellement du sport en faisant ça mais en tout cas on se retrouve carrément en immersion sur un terrain de tennis ou encore un terrain de bowling et on se rend compte bah, finalement ouais. que c'est tout aussi sympa de jouer à la maison, avez envie de participer. Très très simple, ça se passe au 3044. Les soldes, c'est jusqu'à moins 80% chez le roi du matelas sur les articles signalés en magasin. Retrouvez-nous aussi sur le roi du matelas.be Oh les vacances, ne plus penser à rien. Ouais, enfin, faudrait pas tomber en panne comme l'année passée. Hein. Bon, c'est pas grave. Oui, pas grave, pas grave. Ça dépend, parce que. Avec l'assistance Voyage Touring, vous partez en toute insouciance à partir de 7 euros par mois. Et si vous tombez en panne et que votre voiture ne peut être réparée, Touring vous en prête une jusqu'à 15 jours. Oh remettez les cigales alors. Plus d'infos sur Touring.be. Offre soumise à condition. Fun. Ah. Fun radio. Hey, what's up? This is me, Fun Radio is my radio. Fun! Baby got ass like a trunk. trunk. Took it from a man he a, he a pump. She got a body like Baywatch. Baywatch. I met her at the playoffs. Ooh, yeah. Tim bottles, Tim, Tim more. Told her move her ass to the tempo. Hey. Is you really with the shit though? shit though? Really, is you really with the shit though? Shit though. We got champagne and vodka. Goons will be at they need a pile of Fuck niggas, hate real niggas, get money, get money All motherfuckers that Baby drop dropping to the ground like yes, bitch Back it up like yes, ass bitch After the club I'm smashing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 10 h 48 sur fun. dans quelques secondes, c'est Boosty et Philolone qui arrivent. est juste en avant, c'est l'infotrafic Un problème sur la route Summer Fun est là pour vous. C'est l'infotrafic sur Fun Radio. Et que se passe-t-il, Jean-François, à 6h48 en ce lundi matin Eh bien, tout simplement, rien du tout. Tout ah, va bien. Ah, c'est une voilà. bonne nouvelle. Il n'y a aucun incident sur les routes ce matin, aucun ralentissement. Euh, il n'y y en a vraiment qu'un, mais c'est à Zelzat, c'est dans le fin fond de la Flandre. Donc, faut vraiment pouvoir ah euh, y aller. Mais sinon, euh, tout va bien, croisons les doigts que ça dure une partie de la journée. Eh bien, effectivement, prudence sur les routes. Donc, si vous avez la chance de partir en vacances ou si vous allez en direction du boulot, prévenez-nous si vous êtes témoin d'un embouteillage ou encore d'un accident. On fera passer tout ça à notre Fun family. On continue à parler des jeux vidéo ce matin, Coralie. Alors, on se souvient de Mario Kart, on en parlait il y a quelques ah, secondes. Oui. Est-ce que tu as joué à Mario Kart Bien sûr, sur la Gamecube. La Gamecube, c'était C'était une petite console qui, qui était en forme de cube en fait. C'est vrai euh, ouais. Ah, c'est pas bleu, c'est pas ça et Elle est mauve bleu comme mauve ça, ouais. ouais. C'était un cube où tu avais un tout petit CD, mais genre les mini CD, pas les CD normaux, des mini CD. Et tu ouais. jouais avec une, une manette qui était assez grosse, reliée par des fils, etc. Et euh, ouais, je joue à Mario Kart là-dessus. En fait, Mario Kart, quand on regarde, il y, y a eu plein de versions. Ça a ah commencé ouais. par Mario Kart normal, Super Mario, Super Mario Kart, numéro 8, 5, 4, 6, 3... Il voilà. y a encore des nouveaux qui sont sortis maintenant où tu peux voler avec tes voitures et tout. Ça va, ça va un peu loin quand même. <rire> Moi, quand je me rappelle de Mario Kart, c'était vraiment le basique ouais, où tu as, t as... Bon, encore ma Wii. Oui, OK, ouais. je reste avec ma Wii. Mais euh... bah oui, c'est déjà encore avancé. Tu vois, la GameCube, c'était encore un peu pixelisé, euh, etc. Donc, c'était encore pire. C'était l'ancêtre. Ah, le départ de Mario Kart. Mmh. Let's go Et là t'appuyais comme un fou oui, sur, euh, sur R2 pour avancer, pour avoir son accélération. <rire> pour dépasser ton pote. <rire> Je me souviens évidemment, et là c'est bon ce petit souvenir. Un petit moment nostalgique ce matin en tout cas, ah, c'est ce qu'on avait oui. envie de se faire parce que les jeux vidéo finalement, on berçait tous et toutes notre enfance même pour ceux qui ne sont pas jeux vidéo. Je m'en suis rendu compte vachement en préparant l'émission que même on parlait de Total Space la semaine dernière avec les dessins animés, bien Total Space il y avait aussi des jeux vidéo sur ah, internet oui, bien sûr. et donc on pouvait jouer. Je me rappelle sur mon énorme ordi avec une cage, on se rappelle les anciens ah, ordi ouais. comme ça. mais je jouais avec mes deux petites flèches pour faire avancer mais Total Space c'était aussi très très drôle. Non mais oui tout le monde joue aux jeux vidéo parce que même Candy Crush tu vois c'est un jeu ouais, vidéo en soi, Donc mmh. tous les jeux qu'il y a sur les smartphones c'est des jeux vidéo. Enfin tout ce qu'on peut voir il y a, y a un milliards de possibilités pour jouer à un jeu vidéo et tous ceux qui disent non je ne joue pas à des jeux vidéo et ben en fait si désolé oui, mais parce que par exemple quand moi je dis ouais non je suis pas un geek je joue pas aux jeux vidéo c'est par exemple quand on voit certains oui, de mes potes qui jouent pas, euh... tous les soirs pendant 3-4 heures à euh, tantôt tu l'as dit à Colodutif euh, voilà c'est ça ces trucs là ou euh, <rire> ça Division euh... League of Legends League je... of voilà, ça League of Legends Pfft. Voilà, franchement... Euh, <rire> ça, ça c'est être geek bien. et jouer à fond. Maintenant, quand tu joues 30 minutes, 30 minutes dans le train, euh, à... quand de joues... Ouais, c'est vrai. Candy Crush. <rire> <rire> Candy Crush Non, Candy Crush, ça c'est franchement autre chose. Vous aussi, peut-être pour les applications, c'est vrai qu'il y a pas mal de jeux sur les applications. Mm -hmm. Eh bien, vous avez un jeu préféré, vous avez envie de le partager ou même de nous le faire découvrir ici à l'antenne à toute la Belgique. Ça se passe par SMS au 3044. On revient, juste après ça. Party. All night all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 To show a Fiji I was cool And when I finally got sober felt ten years older but there it was something to do I'm living up in L.A. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller cause I made a million dollars and I spend it on girls' and shoes But you don't wanna be high like me Never really know why like me You don't ever wanna step off that coaster and all it low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 Le meilleur cocktail de l'été Soleil, détente Et son dance floor Avec Summer Fun, tous les jours Jusqu'à 9h sur Fun Radio Je ne serai plus jamais seul Tu ne seras plus jamais seul On ne sera plus jamais seul, On sera plus jamais seul. Je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul, on ne sera plus jamais seul, on sera plus jamais seul. Accroupi à pleurer dans un coin de mon appartement, je rêve de retrouver le bonheur que j'avais auparavant. J'ai beau réaliser que ma nouvelle pièce est cool. Je commence déjà à m'étouffer dans ce 10 mètres carrés. Diplômé indépendantisé, je ramène des copines gogines, mais je fais que te diser un Nan je veux pas être tranquille, je reviens d'une indépendance, mais là j'en tremble Cause I don't wanna be alone.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 Je tape dans les canettes, kut, ça me fait baller. Tout le monde est speed, je me sens tellement inutile. Hein, franchement, faut changer d'attitude. Pas un seul employeur ne s'intéresse à mes aptitudes. Prisonnier et déshumanisé. J'ai cru pouvoir tout gagner, mais je ne sais pas miser. Hein, non j'ai pas une vie droite, Mais pourtant, mes parents pensent que j'accumule les victoires. Cross I don't wanna be alone. I just wanna go Every time I hear that song I feel alone Watch these people The sun dance floor We met a summer night and I held you tight in the golden light And ever since that time I've been burning bright fire deep inside I just wanna feel your love I need your love journée la semaine ensemble sur Fun Radio avec Chris Kav et Youssoufa Badabing c'est ce qui arrive dans quelques secondes côté son dance floor <musique> le temps pour nous corail de dire qu'on a des places de ciné à vous offrir on vous envoie vous et quatre de vos amis au cinéma. Ça. Donc si même vous avez envie de repartir avec vos entrées, envoyez des maintenant ciné par SMS au 6322 avec vos coordonnées. C'est très important. Effectivement, ciné par SMS, plus vos coordonnées au 6322. On appelle l'un ou l'une d'entre vous tout à l'heure. Et 5 places Corail, ça fait quand même plus de 50 euros. Donc ah ouais. C'est vachement intéressant. Ça fait plus d'argent pour euh, les Nations hein Eh, ça c'est sûr. <rire> Fun. Fun radio. Commandez ce soir avant 22h30 et déjà livré demain chez vous. C'est possible sur vandenbor.de. Vandenbor, la confiance. 7 h une sur Fan Radio, merci de nous me faire confiance pour démarrer votre journée, on s'informe avec Jean-François Servet, salut Jeff Bonjour Antoine, bonjour à tous, le ministre des Affaires étrangères belge Didier Renders fait part de sa solidarité à l'Allemagne après l'explosion perpétrée par un réfugié syrien de 27 ans qui a blessé 12 personnes devant un festival de musique hier soir en Bavière il était vers 22h, quand un réfugié syrien, s'est fait exploser à proximité d'un festival de musique dans la ville d'Ansbach près de Nuremberg, il a perdu la vie dans la détonation et a blessé 12 personnes son accès au site de l'événement accueillant 2500 personnes l'avaient été refusées car il n'avait pas de billet d'entrée le jeune homme avait quitté la Syrie pour chercher asile en Allemagne il y a deux ans mais sa demande avait été rejetée il y a un an il avait alors été interné en psychiatrie après deux tentatives de suicide, ce nouvel incident survient dans une Allemagne sous tension marquée par la succession d'actes violents en Bavière principalement, hier également un demandeur d'asile syrien tué une femme et blessé deux autres personnes à la machette, vendredi une fusillade sans lien avec le terrorisme a été menée dans la capitale de la Bavière Munich par un jeune irano allemand souffrant de troubles Psychiatrique. Il était fasciné par le massacre perpétré cinq ans plus tôt par Anders Bering Brevik en Norvège. La semaine précédente, quatre passagers ont été agressés dans un train bavarois par un adolescent demandeur d'asile afghan. Cet acte mené à la hache et au couteau est le seul qui a été revendiqué jusqu'ici par l'État islamique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 On termine ces infos par une bonne nouvelle si vous partez en vacances. La valise du futur est née. Ne vous cassez plus le dos à porter votre bagage dans tout l'aéroport et voyagé désormais carrément sur le dos de votre valise motorisée. Le projet n'en est qu'à ses débuts mais il est déjà très prometteur. Il s'agit donc d'une valise motorisée qui a été commercialisée par une entreprise de Chicago qui a inventé cette valise qui contient en outre un moteur, un GPS et une sortie USB. Vous pourrez donc enjamber désormais votre bagage, vous asseoir dessus et l'utiliser comme moyen de transport. Assez efficace si vous en avez marre de trimballer votre valise un peu partout dans les coins d'aéroport. Un GPS est intégré pour ne plus jamais perdre votre valise et puis comme ça, si jamais la compagnie perd euh, ben, votre bagage, vous saurez effectivement immédiatement où le localiser et puis le port USB sera très pratique pour recharger la batterie de votre smartphone, tablette ou ordinateur ou console. La valise a une taille exigée pour pouvoir l'emporter dans l'avion, bien évidemment et assez de place pour emporter tous vos affaires pour le moment. La seule petit souci, c'est qu'elle est encore un peu lourde, elle pèse un peu plus de 8 kg. mais les concepteurs travaillent sur la réduction du poids du bagage. Donc en gros, FAN Radio Donc en gros Jean-François, si on parle de cette valise, c'est en sorte de petit tracteur sur lequel on se met dessus. Ouais effectivement. À bientôt. À mon avis, on... quand on ira à l'aéroport, on devra même plus laisser la voiture dans le parking On pour <rire> la laisser ça. dans le garage et aller. On va voir des gens sur les valises sur les autoroutes. Ben ça a l'air super impressionnant. En tout cas, on a hâte de voir. Côté météo, qu'est-ce que tu as pour nous Le ciel va être souvent nuageux aujourd'hui, avec éventuellement un peu de bruine par endroit en matinée. L'après-midi, les éclaircies vont se développer à partir de l'ouest du pays. Une onde des locale ne sera pas exclue au sud du Sillon, sans meuse. Les temps devraient rester secs sur la plupart des régions. C'est donc la bonne nouvelle du jour. Les de température on se situe à 21 degrés au littoral Ce qui est déjà très agréable Et puis entre 20 et 23 degrés en Ardennes Et même entre 23 et 26 degrés ailleurs Bonne nouvelle Le prochain rendez-vous de l'info c'est à 7h30 Et tout de suite c'est Chris K. Sur une radio ben. Are you ready? Ben. Fun Radio et Legends présente pour la première fois à Asselt le DJ Superstar Fun Radio David Guetta. Salut, c'est David Guetta. 15 000 personnes sur le plus grand dance floor de Belgique. Vendredi 21 octobre 2016, au ETIAS Arena Asselt, David Guetta. Le vendredi 21 octobre 2016, un événement Legends et Fun Radio. Info et tickets, télétiquetservice.be, et Fun Radio, radio le, le centre dance, dance floor. floor.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 Summer Fun, c'est du, du son dance floor et de la bonne humeur tout l'été sur Fun Radio. International et la connexion. Kiska, uh. Yusufa est dans la maison. va. bas, bada d'aping, non? Les filles, faites bouger la fête. Faites bouger la fête et la tête de tous les garçons. J'ai uh. dit, faites bouger la fête. Faites bouger la fête et la tête de tous les garçons. Fade night when on way too long.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 Bique We l'avenir était friqué, on compère fort vers fort finir friqué, entouré de briques et l'amour est fabriqué, je brille en bling bling grâce au public et c'est piqué j'ai gardé la visse, ma vie est un frise, équilibre entre l'enfer et le paradis fixe, j'ai pris trop de risques, courir pour le Christ pas le message codé, je finis aux côtés de Christ On the floor and so much more, kept moving yeah. that away. Et Summer Fun est aussi dans la place, les amis. 7h10, merci de vous réveiller avec nous. Sib Brief, c'est ce qui arrive dans quelques secondes. Coralie, chaque jour, on le diffuse dans l'émission parce que franchement, c'est notre coup de ah. cœur de l'année. Fabien Feuilleche, on le connaît évidemment. Le principe, c'est que le gars, il téléphone à des inconnus, qu'il trouve dans le botin comme ça, et il les harcèle durant toute la journée, ouais. toujours avec le sourire, c'est bienveillant évidemment. Et aujourd'hui, je pense qu'elle ah. vaut de l'or la séquence qu'on va écouter. Bien. Je, je te sens sens propose d'écouter un petit extrait, on va tenter de rester calme. Allô Oui, bonjour, je m'appelle Fabien Feuillage. Euh vous êtes calme Oui, oui. Ah, bon, bah, je vais rappeler alors pour voir tout à l'heure si un peu plus énervé. <rire> Ce qui est drôle là-dedans, c'est qu'en fait, son principe, c'est que les gens au téléphone soient énervés, évidemment. Donc ici, le fait qu'ils soient ouais, calmes, voilà, je trouve ça exceptionnel. On va écouter tout vrai. à l'heure, aux alentours de 7h45, l'extrait complet de Fabien Feuillet, et puis on va continuer à parler dans quelques secondes des jeux vidéo, les jeux vidéo de ah. notre enfance, justement. Et le thème du jour. On aura aussi côté sur Floor, et eh bien, Jonas Blue, ainsi que Pitbull Back in Time. C'est Chloé qui nous l'a demandé via la page Facebook, et on se ah, fait plaisir, voilà. On le diffuse parce que d'ailleurs, on peut diffuser votre coup de cœur du moment à toute la Belgique. Encore un petit souvenir, pour ça c'est très simple, on s'inscrit Oui, par SMS au 3044 et euh, ou alors sur le Facebook Summer Fun. C'est très simple, côté sonnage floor, c'est sip qui arrive sur fun, 7h11, montez le son. This is not for your cries this is all for your lies. Up for your mind. you're killing me over lies to go back in time. They if they want to, what <laughs> picks a bit raw, took life jigsaw and built it all, despite a big loss, I bet it all, and fought blind against the world, Ray Charles, y'all yeah. y just halfway thoughts, <laughs> not worth the back of my mind, but to understand the future, we have to go back in time. 17 Surf Fun Radio, Donuts Blue, c'est ce qui arrive côté son Floor. Et ouais, c'est comme ça, on a le sourire on a la pêche et on se réveille ensemble comme tous les jours, entre 6h et 9h. Surf Fun Radio, le temps pour nous de vous expliquer qu'on va jouer avec vous dans quelques secondes à un jeu qu'on a un peu modifié. Oui, il s'appelle le Battle Fun, donc vous le connaissiez, blind test contre un animateur de l'émission. Et bien maintenant, vous serez tout seul, on chante les chansons. Elles sont d'ailleurs magnifiquement bien chantées, ça vaut de l'or donc euh, on vous devez les retrouver mais vous avez essayer à en trouver 2 sur 3 et bien vous partez avec votre, euh, vos places pour euh, la descente de la laisse plus un cadeau surprise donc si euh, vous souhaitez participer <rire> avec nous envoyer des maintenant en jeu par SMS au 3044 ou alors sur le Facebook Summer Fun. on pense en fait aux extraits que vous allez voir dans quelques instants et on est déjà en gros fourrure vous allez voir c'est ça, ça on appelle ça du talent c'est à découvrir dans <rire> quelques instants juste avant c'est Jonas Blue et Perfect Stranger Summer so Fun I'm not playing no games I see ya yeah. Who knows the secret tomorrow will hold We don't really need to know Cause you're here with me now I don't want you to go You're here with me now I don't want you to go Baby, we're face strangers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 Inventer une sorte fun bon réveil. Si vous ouvrez tout doucement les yeux de l'autre côté de la radio, nous en tout cas ici on a la pêche. Et dans quelques secondes, c'est Alex Jarmy du 100% belge avec Sweet Afterglow qui arrive. Info. Coupe, people, média, C'est le club buzz sur Fond Radio. Le club buzz c'est l'image qui a buzzé tout ce week-end sur le web Et justement Coralie, on va parler du 21 juillet C'était jeudi passé et depuis le 21 juillet Il y a une image qui tourne partout Sur les réseaux sociaux <rire> et qui malheureusement résume Peut-être ce 21 juillet, c'est celle du Prince Laurent. Tout à fait, jeudi dernier Donc 21 juillet évidemment on fait de la fête nationale En Belgique et toute la famille, roya euh, toute la famille Royale était euh, ou rassemblée presque, oui. Oui, Ou presque, il y avait quelques absents Mais voilà, donc euh, le, les principaux On va dire étaient là, oui. et dont le prince Laurent Qui euh, s'est retrouvé un peu éloigné de tous les autres invités Et qui avait l'air de s'ennuyer un petit peu Parce que pendant le défilé royal Il a baillé, passé quelques coups de fil Tout ça derrière ses grosses lunettes noires Et on sait pas trop à qui il parlait Donc les internautes se sont un peu, euh, un peu voulu en rire de ça bon, On tutait pas le mal de choses temps, etc. Ça doit enfin, être un peu ennuyant Non mais t'es quand même un membre de la famille royale Ton but c'est quand même de la représenter la Belgique En quelque sorte, c'est important que tu, que tu montres une bonne image mmh, C'est vrai Et c'est pas la première fois qu'il fait un boss comme ça Donc... Autant Il serait éviter. temps de se calmer, ouais, monsieur Laurent. <rire> on on confisque les smartphones maintenant à la tribune, c'est fini. Vous avez certainement vu cette image qu'on va publier, Coralie évidemment, dès maintenant, oui. sur la page Facebook Summerfun de l'émission. Non, la page Facebook de l'émission, Summerfun, c'est peut-être plus français. Dans quelques instants, je vais vous parler du Cheerio Challenge. Est-ce que tu connais euh, Non, pas du tout. Eh bien, justement, c'est un défi what the fuck, un défi déjanté qui est lancé sur Twitter et qui est justement un peu buzz depuis quelques jours sur le web. Je vous en parle dans quelques secondes et puis on parlera aussi de la folie Pokémon Go qui, cette fois-ci, arrive en télé. Tout ça et bien plus, ah. c'est après ça.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 Fun Radio. it's a strange feet feeling, feeling this way for you there's something the way you boo something the way you make you better heat it? Summer fun. Avec Anto sur fun Radio Sometimes it's hard, just trying to hold on Sometimes I'll let you wanna go home, sleep at you know you're stuck in the trap of. Sometimes you're just keep I know I to get up on myself I can find a way to hide all the dreams that fell so far. Fun Radio. Sur vandenborg.be, je peux commander tous les appareils, aller chercher ma commande dans les 30 minutes ou la faire livrer gratuitement. Suis-je contente de Vandenborg Oui, très contente. Vandenborg. Fun. 7h30 sur Fun Radio, comme tout est le meilleur, on s'informe avec Jean-François Servet. Salut Jeff. Euh, bonjour Antoine, bonjour à tous. Le ministre des Affaires étrangères Didier Renders fait part de sa solidarité à l'Allemagne après l'explosion perpétrée par un réfugié syrien en Bavière hier soir vers 22h.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 Hier également, un demandeur d'asile a tué une femme et blessé deux autres personnes à la machette. Vendredi, une fusillade sans lien avec le terrorisme a été menée à Munich par un jeune irano-allemand souffrant de troubles psychiatriques. Il était fasciné par le massacre perpétré cinq ans plus tôt par Anders Bering Breivik en Norvège. La semaine précédente, quatre passagers ont été agressés dans un train par un adolescent demandeur d'asile afghan. Cet acte mené à la hache et au couteau est le seul qui était revendiqué jusqu'ici par l'État islamique. Chez nous, alors que les deux premiers mois de vacances s'achèvent, Touring vient de publier un rapport réalisé sur base d'un contrôle sur plus de 1000 véhicules. Il apparaît que la pression des pneus est trop basse pour un véhicule sur deux. De plus, 15% des conducteurs roulent avec des pneus usés. Lors de ces contrôles effectués, 165 véhicules roulaient avec des pneus dont la rainure était inférieure à 1,6 mm, soit la norme légale. Plus de 500 avaient une pression de pneus trop basse. Les pneus usés avec une profondeur de rainure insuffisante peuvent représenter pour rappel un danger sur des vêtements mouillés en raison de l'allongement de la distance de freinage. Ils sont aussi Généralement, la cause d'éclatement de pneus provoquant la perte de contrôle du véhicule. Une pression trop basse du pneu a en outre une influence sur la stabilité du véhicule et elle augmente également la consommation de carburant de près de 7%. Le Touring constate par ailleurs qu'une dizaine de personnes roulaient toujours avec des pneus hiver. Il est conseillé de retirer ceux-ci en avril et de les remettre en novembre afin que l'usure des pneus été-hiver soit égale. L'organisation de mobilité conseille aux automobilistes de faire contrôler et réparer régulièrement leur véhicule. Une vérification approfondie avant le départ des vacances, est toujours bénéfique. N'oubliez pas, si vous vous apprêtez... À partir en vacances Et puis, on a appris ce week-end. La journée de jeudi était la plus chaude jamais enregistrée sur Terre. Le Moyen-Orient fait face à une importante vague de chaleur. En Irak, au Koweït, en Arabie Saoudite et dans l'ouest de l'Iran, le mercure a grimpé jusqu'à 51,6 degrés. Le record de chaleur a, quant à lui, été carrément battu par la ville de Mitriba, au Koweït, où le thermomètre affichait à 54 degrés jeudi, ce qui est du jamais vu. Deux petits mots de sport pour conclure. Pour bon, vous dire autour de France, l'Allemand Drake s'est imposé hier sur les Champs-Elysées lors de la 21e et dernière étape. L'année dernière, il avait déjà remporté la dernière étape sur les Champs-Elysées. Le Britannique Chris Fromm Dominateur d'un bout à l'autre de l'épreuve a quant à lui remporté sa troisième victoire dans ce Tour de France après celle en 2013-2015. Et puis bonne nouvelle pour le tennis belge, Janina Wickmayer a remporté cette nuit la finale du tournoi de Washington. Elle a battu l'Américaine Lauren Davis, 122e mondiale en 2-7, 6-4-6-2. La joueuse belge s'était qualifiée samedi pour la finale, en battant en demi-finale la Kazakh Yulia Putinseva, 45 e joueuse mondiale. Le même jour, elle a également le remporté, elle a également remporté pardon, la finale du tournoi de double. Femme. Femme. Dans quelques secondes, côté sur Floor c'est David Guetta qui arrive, on aura aussi un petit euh, Lady Gaga avec Just Dance, on aura Fabien Feuillage qui arrive, on peut faire le plus grand plaisir évidemment, juste avant Jean-François côté Météo. Le ciel sera souvent très nuageux avec éventuellement un peu de bruine par endroits en matinée L'après-midi, des éclaircies se développeront à partir de l'ouest. Une onde locale ne sera pas exclue au sud du sillon et Meuse, mais le temps restera sec sur la plupart des régions Côté température, les maxima se situeront autour de 21 degrés au littoral 20 à 23 degrés en Ardennes et entre 23 et 26 degrés ailleurs ah, Merci Jeff. Un prochain rendez-vous de l'info à 8h Tout de suite, c'est Mom sur Fun Radio, Fun. Fun Radio. Oui, une très belle. Nos soldes, c'est jusqu'à moins 30% sur toutes Les cuisines sur mesure. Cuisine Créfell, mon rêve, ma cuisine. Jusqu'à 9h, c'est Summer Fun sur Fun Radio. <messant> <messant> Something go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 Dust, nothing less or something more oh, oh, oh. Fun, Fun Radio Fun Radio Bon, ça, c'est Emma qui nous l'avait demandé par SMS au 3044. Dans quelques secondes, c'est l'hymne officiel de l'Euro 2016 qui arrive. Le duo David Guetta et Zara Larsson Once for you, sur fun ?» Oh dans quelques secondes je vous explique ce qu'est le Cheerio Challenge. C'est un petit truc qui buzz pour l'instant, complètement déjanté sur les réseaux sociaux. Juste avant Coralie on va parler de Fabien et On va accueillir Gilles qui ah. vient de nous rejoindre comme tous les lundis. Il vient nous parler de sport. On aura tout à l'heure. Comment ça va Gilles Ça va très bien, très bien. Merci. Comment s'est passé ton week-end Il était très bon. C'est vrai ouais. Est-ce que tu as fait de bon Écoute, on a été à l'aventure park il paraît. Ah C'est génial, on va en parler dans quelques secondes puisque oui, l'aventure park de WAV WoW nous a ouvert ses portes. Et on a encore des cadeaux à vous offrir justement. pour partir à l'aventure park, on en parlera là, tout à l'heure avec toi Gilles. Et puis tu connais... Je je sais que tu es un grand fan de Fabien Feillèche. Oui. Eh bien, justement, on va l'écouter dans quelques instants. Coralie, le principe de Fabien Feillèche, si on peut le réexpliquer en quelques secondes Eh ben, il appelle des gens pour les faire s'énerver, en quelque sorte. Avec, euh, généralement, avec leur nom de famille et un petit jeu comme ça, c'est assez drôle. Et c'est très très drôle. Et aujourd'hui, justement, si vous avez écouté l'extrait tout à l'heure qu'on a entendu aux alentours de 7h, eh bien, il téléphone à quelqu'un qui n'est pas calme. <rire> et le but, évidemment, de l'énerver. Et vous allez voir, le rendu ah, là, là. est plutôt sympa. Fabien Feillèche. Allô Oui, bonjour. Je m'appelle Fabien Feillèche. Euh, vous êtes calme Oui, oui. Ah, bon, bah, je vais rappeler alors, pour voir tout à l'heure si vous êtes un peu plus énervé. Mais euh, je, je comprends pas, vous êtes qui Fabien enfin, Fayech. Enfin, mais euh, qu'est-ce que vous me voulez Bah, vous vous êtes calme Oui, tu fais une calme. Bah, bah, puisque vous êtes calme, je vais rappeler tout à l'heure, voir si vous êtes plus énervé. Ok Bah, qu'est-ce que vous me voulez Bah, je vous rappelle, là, dans quelques instants. Parce que comme vous dites que vous êtes calme, et moi, je vais voir si vous serez énervé. Non, mais euh, vous faites ça tout le temps, ou euh... Non, non, non, non, non, juste avec vous, quand vous êtes calme. Oui, je suis calme, très calme D'accord. Allo Re, re coucou c'est encore Fabien Feyech euh, Vous êtes toujours calme Oui je suis calme Ah d'accord, bon moi je rappellerai alors Allo Oui re re, re, re, re, coucou là, c'est encore moi Fabien Feyech Je appelé tout à l'heure, je voulais savoir si vous étiez calme Oui je suis calme D'accord, je voulais juste vérifier parce que euh, On m'a dit peut-être que des fois vous êtes énervé Mais si vous dites que vous êtes calme vous êtes mais calme Mais je suis que je suis tout le calme Vous êtes comment Merde Ah Allô? Re, re, re, re, re, coucou, euh, madame calme. C'est euh, toujours Fabien Fayèche, là. Dic oui, ben, c'est toujours qui fait une calme, là. Oui, bah justement, euh, vous êtes comment là? Vous êtes plutôt calme? Euh... Je suis très calme. Et ah. si vous continuez à me faire chier autant que vous le faites, vous allez voir. Hein. Ah. Parce que là, vous avez l'air être un petit peu moins calme. Oui, je suis un peu moins calme. Et si vous voulez vraiment que je me foute en boule, vraiment, je peux faire mieux, hein. Ah. Alors ouais. arrêtez de me faire chier. D'accord. Bah on va voir, alors je vais rappeler. À tout de suite. <rire> Allô Oui, vous êtes calme Oui, ça va, je suis calme. Ah bon Parce qu'on dirait que vous êtes un petit peu moins calme. Non, je suis calme, très calme. Ça t'entend pas P -p -p -p On pourrait faire mieux. Bordel de merde. Allô Oui, euh, c'est toujours... Allô, ah connard, connard, connard, connard, connard, connard, connard, connard, connard. Ah, ah apparemment, il y a un bug dans mon téléphone. Ma plus, m'appelle plus, m'appelle plus, j'en ai marre. Vous êtes calme Oui, je suis calme. Connard, connard. Et perspicace, en plus, hein. Fabien, fais yesh. Fabien, fais yesh. Je veux savoir si vous étiez calme Oui, je suis calme. Calme. Oui, mais si vous dites que vous êtes calme, vous êtes mais calme Mais je, je suis tout le temps calme ouais, On pourrait faire mieux Bordel de merde Tu <rire> aussi si t'es calme comme ça Coralie Tu suis ah toujours calme, <rire> c'est pas possible <rire> Mais tu vois pas, je suis calme <rire> <rire> C'était Fabien Feuillage du jour qui nous a encore régalé comme chaque jour évidemment. On le retrouve demain avec beaucoup de plaisir, ah, sans oui. transition. On va parler du Thierry Challenge, est-ce que vous connaissez les amis Non Non Alors, Arbe... bizarre, bizarre, bizarre. Pourtant, j'en ai parlé toute la... tout le week-end entre 6h oui, et 10h. Euh... C'est vrai. Voilà. Le Cheerio Challenge, en fait, c'est un nouveau défi insolite complètement déjanté. Le rapport avec le téléphone, il est bien compris. J'ai pas de radio, du coup, de la radio sur Internet. Et Internet avec mon téléphone, vu que j'ai pas d'ordinateur, donc mon téléphone me sert à tout. La vie s'arrête, en fait. Le Cheerio Challenge, en fait, c'est un défi plutôt insolite et complètement déjanté qu'on a trouvé sur Twitter, notamment, ou encore maintenant sur Facebook. Le principe, en fait, c'est des parents qui vont photographier leur enfant et ils vont faire une pyramide de, de Cornflakes, donc, les churios en fait ce sont des cornflakes et le principe c'est de d'empiler des, des, des cornflakes sur le nez de leur bébé, de faire une longue pyramide, la plus haute et de faire une photo. Et c'est ça le churio challenge. C'est complètement c'est débile, complètement. Mais c'est ça qui est déjanté justement et ça fonctionne. Donc, vous tapez sur Twitter hashtag churio challenge et vous allez voir, il y a plein de gens qui l'ont fait. Et franchement, c'est très drôle. En fait, c'est arrivé au niveau de, de la fête des pères aux États-Unis, c'est toujours aux États-Unis, ouais. c'est le 19 juin. Et franchement, j'ai trouvé ça très drôle d'ailleurs. Je vous ai publié de, ce week-end la photo d'un churio Challenge sur la page Facebook de Fun Radio Je vous propose d'aller voir, c'est plutôt sympa et c'est drôle Dans quelques secondes, sans transition, c'est les Pokémon Go Qui débarquent ah. en télé, dans le dessin animé Je vais vous expliquer tout ça dans quelques secondes Justement, c'est David Guetta et This One's For You sur Fun Welcome 47 Summer Fun Radio, on démarre la journée, la semaine ensemble. Vous écoutez Summer Fun, on est au taquet, le sourire au rendez-vous. Et dans quelques secondes, c'est Martin Solveig et Do It Right qui arrivent. Le temps pour nous, Gilles, de parler de Pokémon parce que toi tu connais évidemment l'application Pokémon Go tout à fait. ça cartonne partout et franchement je me suis promis ce week-end dans Bruxelles, près du Parc Royal et c'est très très drôle parce qu'il était genre presque minuit et tu avais une centaine mais sans déconner, une centaine de personnes en plein milieu de la fontaine en, mais toute population confondue en train de chercher uh, des Pokémon parce que c'est un endroit où on trouve évidemment un Poké Shop et là il y avait plein plein de gens je trouve ça très très drôle, donc est-ce qu'en <rire> fait euh, l'application la, Pokémon Go ne pourrait pas être fédérateur Ça pourrait être ça Ah oui tout à fait, surtout que moi j'ai entendu qu'au plus il y avait de gens qui jouaient à Pokémon Go proches l'une de l'autre, au plus des Pokémon rares apparaissaient. Ah bah Donc voilà, ah bon d'où voilà, le, le, le, le, le, le, le, le, le, ce qui est assez intéressant de justement jouer à plusieurs. Coralie va rameter tout son Facebook. <rire> ah non, j'ai plus de téléphone <rire> La petite info oh, sensible la... du jour. Je vais vous parler de Pokémon Go dans quelques instants car oui, on connaît évidemment Pokémon Go, on en a parlé toute la semaine, sur Facebook, sur Twitter, et bien maintenant, elle a envahi nos dessins animés préférés. Je voulais d'ailleurs vous poster la vidéo sur la page Facebook de l'émission. Juste avant, c'est l'anniversaire du jour, c'est Camille, qui nous envoyait un petit message sur la page Facebook pour euh, eh bien, fêter un bon anniversaire à sa maman, qui s'appelle Marie, Marie, je pense, voilà, oui. qui a aujourd'hui 55 ans, qui habite du côté de Binge dans la cité du Gilles, et qu'on va appeler en direct. Elle ne sait pas qu'on est sur Fun Radio, et donc on va lui chanter un bon anniversaire dans quelques secondes. J'espère que Marie va décrocher, je pense qu'elle est au boulot. Camille nous ah. a bien complété son message. Ça sonne, ça sonne. Ça sonne, courage. Marie, 55 ans, qui habite du côté de Binche, dans le Héno. Marie qui va décrocher je l'espère 7h48 ce matin Si pas on lui laissera un message en tout cas vous avez envie de souhaiter un anniversaire les amis c'est très simple vous envoyez un anniversaire par sms au 3044 Vous êtes bien c'est que charmer Marie-Thérèse je, Charmaine -Marie je la pas grave. pour le moment on va lui et lui me laisser un petit message après le bitonneau no", en ah pour de votre appel je les messageries comme ça. <rire> Salut Marie, c'est Anto Fun Radio. J'espère que tu vas bien. En tout cas aujourd'hui, tu fais ton anniversaire 55 ans cette fête. On voulait te souhaiter un excellent un joyeux anniversaire. anniversaire. Tout tout entière. Et voilà Marie, on se fait des gros bisous en direct sur Fun Radio du côté de Banche. Je te souhaite une excellente journée et puis à très bientôt Marie. À très bientôt. Ciao ciao. Vous avez envie vous aussi de souhaiter un anniversaire Comment ça se passe C'est très simple. Il vous suffit d'envoyer des mains. Pour souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un que vous kiffez dans Summer Fun sur Fun Radio, envoyez Annive par SMS au 3044 50 centimes d'euros par SMS. Fun radio. Party. All night all summer. Star. Cet été, tous les DJs sont sur Fun Radio. The best DJs are on Fun Radio. Maeva Carter, Mikosé et Adrien Thomas mixent tous les plus gros tubes et les meilleures nouveautés en non-stop. Welcome in the biggest club. Party feu, party fun. fun. L'émission club de référence en Belgique, c'est sur Fun Radio. Fun Radio. Ah, fun Radio. Radio. Como tú te llamas, yo no sé de dónde llegaste ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted, quedarme contigo hasta el amanecer. Como tú te llamas. Óyeme mamacita, tu cuerpo y carita, bien morena lo que uno necesita. Mirando a una chica tan bonita y pregunto por qué anda tan solita. Vendale ahí, ahí, moviéndote esos mí. Ni no por ti idioma ni el país. Ya vámonos de aquí, que tengo algo bueno para ti. Una noche llena de placer. ¿Cómo tú te Me voy acercando hacia ti y te digo, tú habías lo visto, escúchame mami, yo te estoy queriendo, siento algo por dentro. Y tú me dices, estás muy loco de a eso, mami. Saga White Black, la industria Ink. Summer fun. matinée, Surfun Radio 7h54 dans quelques secondes c'est Clean Bandit que joue Kelsurfun alors c'est un plaisir, allez alors, il y a quelques secondes on parlait du Serious Challenge alors ça a vachement inspiré notre équipe, Gilles tu as été voir un peu sur les réseaux sociaux ce qu'on pouvait faire parce qu'ils ne me croyaient pas les deux gars là, ils ne me croyaient pas, ils disent quest tu crois qu on va mettre des cornflakes sur notre nez, non non non et bah tu as été voir ça et franchement il y a des pyramides assez énormes, hein. il y a des pyramides assez énormes à se demander parfois même s'ils ne sont pas retouchées sur Photoshop c'est ça quoi, <rire> c'est tellement haut Euh, non après il y, y a des chouettes petites images Par exemple j'ai vu euh, On peut faire le Cheerio Challenge aussi Avec des donuts Ah ça ça peut nous inspirer Coralie. Ah mais surtout pour le manger par la suite <rire> en fait ça. <rire> Un bon donut au chocolat Oh oui En même nature avec un peu de sucre ah oh, non j'en ai vu au magasin au marshmallow On sent que c'est le cœur qui oh, ouais. parle Oh non <rire> le marshmallow On en parle En fait j'ai super faim J'attends mon petit déjeuner il y a l'œil <rire> qui est revenu de vacances aujourd'hui je me dis ouais peut-être qu'il va ramener le petit déj Et ben non tu voilà le message est passé <rire> Il nous reste une heure quart pour aller en chercher On lui fait des bisous en tout cas on va le retrouver et eh bien tout à l'heure peut-être pour un petit bonjour On va parler dans quelques secondes également du sujet du jour Coralie Parce qu'on parle des jeux ah. vidéo de notre enfance aujourd'hui Alors perso moi joué beaucoup à Mario Kart okay. étant petit Et on a eu de nouvelles réactions par SMS Oui tout à fait on a eu une réaction de Géraldine Qui nous dit moi c'était Super Mario 3 Sur Nintendo NES Bah évidemment parce que ah, Super Mario Mario tout tout confondu c'était évidemment <rire> Le jeu auquel on jouait Ouais, sinon il y a un message de Noël qui nous dit, j'en ai embrasse, eu pas Noël. mal. J'en ai eu pas mal. NES, euh, SNES, Super, Famicom, euh, Nintendo 64, Sega, Mega Drive, Sony, PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3, Neo Geo et 2 euh, ou 3, donc je me souviens plus du nom. Euh, il parle de toutes les consoles qu'il a eu en fait. que quand tu regardes les consoles qu'il y en a ah, ouais. presque chaque année Des nouvelles. Ah, je pourrais ouais. t'énumérer aussi toutes celles que j'ai eu, c'est un truc de fou. Vas-y, rapidement. Alors attends, j'ai commencé par évidemment Nintendo 64. J'ai eu la NES, j'ai joué, je sais pas moi mais j'ai quand même joué, donc je considère que c'est la mienne Nintendo 64. <rire> Mega Drive, j'ai joué, PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, euh, PS4, bon là je l'ai mais c'est pas la mienne, j'ai eu la Gamecube, j'ai eu la Wii, la Wii U la Game Boy, Game Boy Color Game Boy Advance euh, euh, Nintendo DS, Nintendo DS euh, Nintendo 3DS, la Nintendo aussi euh, l'entre-génération entre la première, enfin euh, j'ai eu tous les Nintendo DS possibles et inimaginables et qu'est-ce que j'ai eu d'autre En fait tu as un marché chez toi de jeux vidéo, non, parce que je les ai... Ah j'ai eu l'Atari aussi, une Atari Jaguar super rare que j'ai eu euh, l'année dernière, que j'ai reçue. C'est une super console, bon c'est un peu euh, super vieux, mais c'est une super console et jouer à ça, jouer à un jeu dessus qui s'appelle Wolfenstein. Alors super compliqué. <rire> on l'a perdu quand on l'a lancé sur le stream de jeux vidéo, on l'a ah, fait J'adore, j'adore, d'ailleurs, ah, c'est ah, ça. ça. D'ailleurs bientôt, je, je ne la fous en avance, mais bientôt dans que du Fun, vous pourrez tester un truc un peu spécial par rapport à la Playstation qui c'est un casque. De réalité virtuelle. Oh, J'adore ça, c'est génial. Bientôt, normalement, ça devrait arriver dans C'est que du fun. Et euh, moi j'aimerais juste tester parce que j'ai pas encore eu l'occasion. Donc euh, David dépêche-toi. Eh bien dépêche eh ça sera <rire> retrouvé entre 17h et 20h dans C'est que du fun avec David de Smart Toys Merci beaucoup Coralie. On continue à en parler euh, jusqu'à 9h. <musique> And my tears flow like the ocean As they floated in the breeze They were falling in slow motion And they brought me to my knees, oh You're holding me, toning me, all in my brain I Turn out the light and now all the remains Fills me with doubt and I'm shouting your name out loud Why do you want to put me through the pain? But may you fills me with doubt And I'm shouting your name out loud Why do you wanna put me through the pain? Rêver Radio, il est presque 8h dans quelques secondes. Je vous parle de Pokémon Go et puis on rappelle évidemment euh, comment jouer avec nous dans quelques secondes. Juste avant, c'est The Chainsmoker, c'est Daya qui arrive après les infos. Qui aura eu le temps de rappeler qu'on vous offre des places pour partir au ciné. Oui, tout à fait, on vous envoie au cinéma avec pour vous, vous et quatre de vos amis. Donc si jamais vous souhaitez remporter vos quatre places de cinéma, envoyez dès 5 maintenant cinéma. Cinq places pour c'est gratuit. allons-y Oui, vous, y y. vous plus quatre places évidemment. Donc envoyez dès maintenant ciné plus vos coordonnées par SMS au 6322, c'est un euro par message. Et tout ça, ce sera à tirage au sort après 9h. Bonne chance. Fun Radio. Commandez ce soir avant 22h30 et déjà livré demain chez vous, c'est possible sur vandenborg.de Vandenborg, la confiance. Il est 8h sans fin de radio debout, tout le monde. On s'informe ce lundi 25 juillet 2016 avec oh, la bonne humeur de Montvaly. Voilà, c'est comme ça. Jean-François, que se passe-t-il au niveau des infos eh Bien bonjour à bonjour à tous. 15h de bouchon en plein soleil. Les Britanniques passant par à Douvres pour se rendre sur le continent ont vécu un week-end assez chaotique entre afflux de vacanciers et contrôles renforcés de la police aux frontières françaises dans un contexte des risques d'attentats, des fils de voitures, pare-choc contre pare-choc à perte de vue le long des côtes du Kent dans le sud-est de l'Angleterre. Les images ont tourné en boucle hier matin sur les chaînes de télévision britanniques.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 revendiqué par l'État islamique.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 Dans quelques secondes, sans fin de radio, c'est Maître Gim, c'est ma beauté, ainsi qu'Alan Walker et 5 Me Too Sleep qui arrivent. Juste avant, côté météo, qu'est-ce que tu as pour nous, Jean-François, ce lundi 25 juillet? Ben, le ciel sera de nouveau très nuageux avec éventuellement un peu de bruine par endroits ce matin. L'après-midi, des éclaircies vont se développer à partir de l'ouest. Une petite ondée locale ne sera pas exclue au sud du se srembre breuse mais le temps restera sec sur la plupart des régions. Côté température, les Maxima se situeront aux alentours de 21 degrés du côté de la mer, entre 20 et 23 degrés dans les Ardennes et entre 23 et 26 degrés ailleurs. Et ben, en tout cas, on croit, Euh, prochain rendez-vous à 8h30 avec les infos Et tout de suite, à The Smoker sur Fun Radio Fun, Fun Radio Cuisine Nos soldes, c'est jusqu'à moins 70% Sur une sélection de cuisine d'expo Cuisine Créphel Mon rêve, ma cuisine Fun Radio Fun Radio Fun Radio, Fun Radio. Fun Radio.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 Miss to Sleep c'est ce qui arrive dans quelques secondes 8h08 bon début de journée sur Fun Radio je vous l'avais promis je vous parle de Pokémon Go à l'instant bon c'est vrai qu'on ne fait qu'en parler mais on va quand même revenir vite fait sur euh, bah, le fait que ça cartonne partout dans le monde Et ça a même envahi maintenant les dessins animés Coralie oui. tu as pu le voir on va parler donc des Des Pokémon, des Simpsons, des Simpsons. <rire> Les Simpsons, effectivement, parce qu'on a publié euh, sur la chaîne YouTube de Fox. un extrait dans lequel eh bien, on va découvrir Homer en train de jouer au Pokémon Go. C'est un épisode entier qui a été créé assez rapidement, où on voit bah, justement toute la famille est jouée. Et je vous publie dès maintenant l'extrait sur la page Facebook de Fun Radio. Et vous allez voir, c'est plutôt sympa parce qu'on voit Homer, captivé dans cette vidéo, en train de jouer aux Simpsons. Et il s'en fout complètement. De ses enfants qui sont là à côté. Et donc, c'est très drôle et c'est retrouvé retrouver dès maintenant sur la page Facebook de Fun Radio. On continue à parler eh bien, des jeux vidéo de notre enfance. On avait tout à l'heure parlé de l'Atari 2600 qui est une des premières consoles en fait à être rentrée dans le monde des jeux vidéo. C'est Jean-François qui jouait à ça justement. Et je vous ai publié la photo sur la page Facebook de l'émission. Et franchement, quand on voit cette photo, Gilles, je ne sais pas si tu l'as vue, elle, elle est complètement est... pourrie cette console. Hein. Ça a l'air très très vieux. Ça a l'air très très vieux, Jean-François. J'ai Jean l'air très très vieux aussi. <rire> non. Non. On n'a pas de dire. Maintenant, Merci ah. Gilles pour ta délicatesse En tout cas le principe c'était de jouer avec des manettes Mais complètement arriérées par rapport aux manettes de jeux vidéo Maintenant et quand on regarde ce qu'on réalise C'est vrai que des jeux vidéo, des consoles de jeux vidéo Il y en a des centaines de milliers ah De ouais, toutes y différences là. confondues Et énormément en plus toutes celles qui ont évolué Parce qu'au final euh, les consoles vidéo c'est surtout toutes celles qui ont évolué Bon maintenant c'est vrai que comparé au tout début Vraiment j'ai plus en 1970 On va dire que c'est là que ça a commencé à apparaître mm -hmm. Il y avait vraiment plein de consoles Tout le monde voulait se lancer, tout le monde voulait en créer une nouvelle Et au final il ne reste que 3, euh, que 3 Trois grandes marques. Microsoft, Sony ouais. et euh, Nintendo C'est vraiment les, les seules consoles qui ont réussi à percer Qui ont réussi à, à continuer à vivre Mais Microsoft et... qui est arrivé beaucoup plus loin Parce que c'est en 2002 plus ou moins que Microsoft ouais. a lancé la première Xbox Et donc c'est à ce moment là qu'il a rejoint le marché de Sony et de, de Nintendo Juste après d'ailleurs la mm -hmm. Xbox C'est quoi les différences en fait grosso modo Entre une Nintendo, entre une Xbox et une Playstation Parce qu'au final on achète peut-être parfois les trois Mais, mais est-ce qu'une n'est pas équivalente à l'autre Bon déjà Nintendo et Microsoft, Sony c'est pas du tout la même chose Nintendo c'est ça ça d... vraiment un système d'exploitation euh, personnel Ça a des ah, jeux vraiment qui... Tu peux pas jouer À, à, tu joues pas à la Nintendo comme tu joues à une, à une Xbox ou à une Playstation parce que mais Nintendo, Pourquoi alors Parce que le jeu parfois il est décliné dans les trois consoles. Oui, oui mais le, la prise en main est différente donc, ah, est parce que maintenant quand tu joues à Nintendo c'est soit une Nintendo DS donc une petite console portable mmh, avec ouais. écran tactile ou alors la Wii U ou la Wii normale qui elle aussi écran tactile euh, plus ou moins portable en, comme on dit qui joue avec des manettes qui, mmh, où ouais, tu peux bouger en fait donc c'est okay. pas la même chose maintenant la différence entre Sony et, Mi et Xbox je pense que c'est surtout au niveau du système d'exploitation après c'est voilà, chacun sa préférence chaque console a ses, ses petites particularités. Elles sont plus puissantes sur certains points, par exemple sur les images ou encore sur, euh, ouais, sur, le, sur la rapidité et sur euh, ce qu'elles peuvent offrir aux gens. Maintenant, voilà, c'est vraiment un choix. C'est vraiment un choix de personnel de, des gens. Et ben, en tout cas, on, on peut dire qu que le choix est au rendez-vous avec euh, le nombre de consoles qu'on peut retrouver. Oh, oui. Vous avez une préférence, vous kiffez peut-être euh, par exemple la Nintendo, vous kiffez euh, la PlayStation, parce que la PlayStation, moi je connais plein de potes qui, chaque année, « Ah, oh, ça y est, j'achète la nouvelle PlayStation !» À chaque <rire> fois, bah, ils vont acheter je le nouveau truc. Année, quand même. Non, mais <rire> à chaque fois qu'une nouvelle sort... Euh, C'est direct, on achète la suivante alors que la première fonctionne très bien aussi. Venez réagir avec nous par SMS au 3044 ou encore via la page Facebook de l'émission. On embrasse d'ailleurs toutes les personnes qui nous font des petits messages via la page Facebook. On va vous lire dans quelques instants et puis on va vous offrir des parts pour aller au l'Aventure park de War avec Gilles. On va vous expliquer tout ce qui s'est passé ce week-end parce qu'on a passé une journée là-bas. Franchement, sympatoche. On va vous l'expliquer dans quelques secondes et puis on continue à parler de tout ça dans quelques instants. On parlera également du fun sport, des petits astuces, exercices à faire au boulot. Ça sera très drôle et à découvrir juste après Alan Walker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 Et votre journal écoute de Fan Radio, 8h14, dans quelques secondes. C'est Maître Gim, c'est ma beauté qui arrive. Cette chanson, on l'a chantée aussi, nous. Ça valait de l'or. Juste avant Coralie, on va parler eh bien, euh, du fun sport dans quelques secondes. C'est la ah. chronique qui nous intéresse chaque semaine parce qu'on va pouvoir eh bien, se détendre et apprendre quelques petits trucs. Et aujourd'hui, Gilles, direction le boulot. Direction le boulot, tout à fait. Voilà, je, vous, je vais vous proposer des petits exercices à réaliser sur votre chaise de travail. Je vous donne vite fait un petit exemple. Ben voilà, simplement assis, bien assis sur sa chaise, le dos bien droit. Et on va simplement lever les deux jambes pliées entre 5 à 10 cm du sol. Voilà, on essaie de tenir quelques secondes, 10 secondes si possible. Et on répète euh, évidemment l'exercice plusieurs fois. Toujours en contractant bien les abdos Et voilà ça va On, on va un peu travailler les cuisses et les abdos Eh bien on va détailler ça dans quelques secondes Ce sera le fun sport de Gilles Juste avant on parlait des jeux vidéo C'est vrai Quand on regarde les consoles de jeux, Que toute génération confondue Ça coûte très très cher Coralie Ça, oui, c'est vrai que ça, ça a quand même un certain budget les jeux vidéo et même les consoles de, de nos jours. vrai en fait, un clin d'œil à mes parents en parlant de ça qui <rire> nous écoutent peut-être depuis le sud de la France. Ils sont toujours pleins que ma passion des médias coûtait parfois cher et leur, je leur rétorquais à chaque fois. Je sais que des jeunes font ça aussi. Oui, mais si je jouais aux jeux vidéo, est-ce que ça ne coûterait pas plus cher de m'acheter des consoles et des jeux vidéo Parce que quand tu regardes une console, <rire> ça peut coûter entre allez, 350 et 500 euros, voire 600 euros parfois en fonction du modèle. Et les jeux, c'est moi 70 si, euros. J regardé quelques prix, c'est entre 50 et 100 euros ouais. en fonction de modèle du moment où tu l'achètes etc de, de, du pack que tu veux etc du ouais. pack aussi que tu veux donc c'est aussi finalement une passion qui coûte cher bah imagine parce que moi je joue aux jeux vidéo et je fais, et je suis dans les médias donc imagine mes parents comment ils doivent le vivre et ça c'est sûr ça <rire> pareil pour, pour le sport un enfant qui va jouer ouais. au foot qui va aller trois trois fois par semaine plus parfois le match fin de semaine et qui va en plus rajouter ça à ses parents avec des jeux bah, vidéo ça ruine très, très ça oui donc sur des cadeaux et des passions qui peuvent coûter très cher on va continuer à en parler tout à l'heure on a Angelo qui nous a envoyé un petit message sur la page Facebook on va lire dans un instant c'est vrai que bon, on va lire maintenant Il dit disait que le meilleur <rire> pour rire, bah oui c'est le direct Gilles ça se passe comme ça il nous disait sur la page Facebook que eh bien les gamers seulement comprendront que la meilleure console c'est le PC ah euh, c'est vrai que le PC le PC je pense que ça reste quand même le, la console la plus pui, le plus la plus puissante en fait parce que tu peux vraiment la modeler à ta façon tu peux toi décider de comment tu veux comment tu veux jouer en quelque sorte ce que tu veux comme euh, comme carte graphique etc c'est vraiment c'est ouais pour un vrai pour un gamer je pense que le PC c'est vraiment la meilleure euh, la meilleure console et bien on va en parler dans quelques secondes parce que le PC peut aussi devenir une dérive comme les jeux vidéo oh, c'est pas drôle mais on doit en parler et ça sera juste après Maître Games c'est Ma Beauté le Fun Sport ça arrivera juste aussi après et les 8h17 sur Fun je pas donné tout mon amour je t'ai pas fait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 Summer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 Mais on ne vous abandonne pas, les amis. On reste avec vous jusqu'à 9h sur Fun Radio, c'est Summer Fun. Et on vous accompagne tous les matins pour vous réveiller dans la bonne humeur. Dans quelques secondes, c'est unique. Et merci qui arrive. Et c'est juste après ça. Petite remise en forme obligatoire durant l'été. Grâce à Fun Sport. Et aujourd'hui, on va partir en direction du boulot Gilles parce que oui, c'est vrai. Même en étant en boulot, on peut faire que quelques petits exercices sympathiques. Voilà, donc c'est les vacances. Pas pour tout le monde. Il y en a encore qui travaillent. Ah, c'est vrai. Euh, Comme nous. nous on a... Pardon. Comme nous. Comme nous. Tout à fait. Bon, nous, ça va. C'est tôt le matin. On a encore le temps d'aller faire du sport après. Mais voilà, certains n'ont pas toujours le temps. Donc, je vais vous proposer trois petits exercices faciles à faire en travaillant, très discrets aussi. Premier exercice, euh, position assis sur la chaise de bureau, les mains de chaque côté ouais. du siège, le dos bien droit Je vais essayer en même temps, hop, allez on droit. teste Le dos bien droit Voilà, les mains de chaque côté Et le but ça va simplement être de lever les jambes à la verticale parallèlement au sol Donc le plus haut possible Comme ça, oui tu vois pas mais... Je ne vois pas parce que tu le fais en dessous de la table <rire> En contractant les abdos Mais justement c'est bien, ça peut être discret, donc je le fais sous la table, on ne le voit pas Donc vous êtes en train de taper à la machine peut-être et vous pouvez faire des exercices Tout tranquille. À fait Alors on va garder la position 5 à 10 secondes, on va faire une petite pause de quelques secondes et puis on répète l'exercice une dizaine de fois. Je l'ai fait trois fois et franchement, pas Coralie essaye aussi. Moi je suis toujours en train de le faire en fait. mais quand tu le fais normalement comme les enfants, c'est Mais là quand tu essayes de le monter au maximum, ça peut... Mais si tu montes, ça devient compliqué. fond, un autre exercice. Un autre exercice donc toujours assis devant l'ordinateur par exemple ou devant la télé, donc le dos droit, les coudes à cette fois-ci, les coudes en appui sur la table. D'accord. On va contracter les abdos On, on va... en même temps. <rire> C'est ça. Que ça et alors on lève un genou et puis l'autre. Euh, sans lever les coudes évidemment. Sans lever les coudes. Les coudes, les coudes pardon doivent rester collés. Voilà, a l'air un peu plus con. Si tu, ça un... Un con. tu fais ça dans un open on space, ça fais du, du vélo collègue. Un peu comme ça. <rire> <rire> Alors, on va répéter l'exercice une dizaine de fois et là vous verrez les, les cuisses et les abdos vont travailler aussi parce qu'il faut également garder les abdos contractés. Encore un exercice assis. Ah. Un dernier exercice assis, toujours le dos bien droit. Et là on va serrer une fesse et puis l'autre. On va contracter une fesse et puis l'autre et puis les deux en on même temps. faire ça Ouais, moi Mais je fais oui, ça oui, tout le temps. Quand je bah, quand je, quand le faire, quand moi. Je, je le fais tout le temps. Alors, tu... Qui contracte, contracte une tu contractes une fesse les autres. <rire> bah, bon je vais chez moi <rire> et je reviendrai lundi non, prochain. Est sérieux. Voilà donc soit on peut le faire rapidement soit on peut rester contracté 5 à 10 secondes on répète évidemment l'exercice plusieurs fois et ça va nous ça, ça va nous donner des jolies fesses. Et je pense que celui qu'on peut retenir qui est le plus facile et que je vais peut-être essayer durant tous les jours pourquoi pas c'est celui où on a le dos bien droit sur la chaise au fond de la chaise et on lève les jambes pour former ben, un angle à 180 degrés c'est On va prendre le plus facile en fait. Bah oui mais écoute je suis sportif c'est comme ça. <rire> D'ailleurs on va vous parler de sport parce qu'on a été à l'aventure parc de Wavre ce week-end oui. Week et on va vous expliquer tout ça, c'était très sympathique et on vous le recommande, d'ailleurs on a des places à vous offrir on vous explique tout ça juste avant 9h dans un instant à côté son Sonence c'est unique et merci qui arrive et puis juste avant c'est la Swedish House Mafia on s'en souvient, c'est un carton Miami to Ibiza, c'est ce 8h23 she said she She got a black BM, she got a white TT She wanna see what's hiding in my CK briefs I tell her wear suspenders and some PVC And then I'll film it all up on my See ah. Scene one. one, Everybody get in your position Pay attention And listen We're trying to get this all one take So let's try and make that happen Take one, one, one, Action She posts for FHM, she like my black LV, we spilling LPR, up on my APC, I'm in my PRPS and my SB. raving with SHM, London to NYC, I got my visa and my visa, Hadiva diva and Hadila, bitch I'm up on the guest list with the Swedish house mafia, you can find me on a table full of vodka and tequila, surrounded by some bunnies It ain't fucking pista I'll wake up in the morning with a marquee so bamisa With a girl that like a girl like Lindsay zero and feel Latifah If you niggas are ballin' then boy I must be fever And that's that the procedure for my army to I Radio, fun Fun Radio. Oh Lord, have mercy, mercy, mercy. Money them and a party, party, party. The other them sexy, sexy, sexy. Watch them just to follow me, follow me, follow me. Have mercy, mercy, mercy. Man, I don't no move me, move me, move me. Shight, I am you, once you, once you, once you. Only he can make me, I have it, I yeah. J'aime quand tu lis entre mes lignes Pas que tu touches mais que tu m'imagines Et je s'alame Entre toutes tes belles paroles Je les finis tout sur le bas-côté Pas besoin d'un homme pour exister Parlez, parlez, tabou, parler, parlez Je vois des gestes, pas des mots pour me faire révéler party The all sexy, sexy, sexy Watch them just follow me, follow me, follow me Have mercy, mercy, mercy Man, I am no move me, move me, move me Shy, guy, I am, me want you, want you, want you Lonely, he can make me Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah Fire Sur tous ces beaux par-là Apprends à voir ce que j'ai dans les pupilles Ce qui casse tous mes talons aiguilles eh, eh. Je m'en m'envoie Ne m'impressionne, même si ton regard me déshabille, même si tu sais visé dans le milieu. Parler, parler, t'as beau parler, parler, j'veux des ah, gestes, pas des mots pour me faire rêver, rêver. Oh, ah, ah, ah, ah, ah. baby, baby, let it Mets de côté ton ego et c'est voir sous ma peau. Cette fois, je t'emmènerai dans mon. Lumière dans ton nom si tu sais marcher dans mes bords. C'est d'être avec nous d'ailleurs sur Fun Radio les amis Summer Fun, ça continue en direct jusqu'à 9h Et dans quelques instants, Coralie, on appelle là en l'une d'entre vous Oui tout à fait, pour vous offrir vos 5 places de cinéma Pour euh, repartir avec vous, pouvez envoyer Dès maintenant, ciné par SMS Au 6322 avec votre coordonnée, c'est super important N'oubliez pas vos coordonnées derrière, donc nom, prénom et adresse Et c'est juste après Soprano sur Fun Prenez une bonne dose De Fun ah. Tout l'été, dès le matin Réveillez-vous avec Summer Fun Toute la journée, du son dance floor Sans arrêt sur Fun Radio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 Fun Radio. Radio. Nie plus, nie chce się mieć plus, nie chce plus, en chce się plus, Fun Radio. Fun. Fun Radio. 8 h 30 on s'informe avec Jean-François Servet. Salut Jay. Bonjour à tous, bonjour à tous. Alors que le premier des deux mois de vacances s'achève lentement mais sûrement, déjà. Touring vient de publier un rapport réalisé sur base d'un contrôle sur plus de 1000 véhicules. La pression des pneus est trop basse pour un véhicule sur deux, de plus 15% des conducteurs roulent avec des pneus usés. Lors des contrôles effectués, 165 véhicules roulaient avec des pneus dont la rainure est inférieure ou 1,6 mm qui sont dans la norme légale, plus de 500 avaient une pression un peu trop basse. Les pneus usés avec une profondeur de rainure insuffisante peuvent représenter un danger sur les revêtements mouillés en raison de l'allongement de la distance de freinage. Ils sont aussi généralement la cause d'éclatement de pneus provoquant la perte de contrôle pure et simple du véhicule. Une pression trop basse de pneus a aussi une influence sur la stabilité du véhicule et augmente la consommation de carburant de 7%. Touring constate par ailleurs qu'une dizaine de personnes roulaient toujours avec des pneus hiver. Il est conseillé évidemment de retirer ceux-ci dès le mois d'avril et de les remettre en novembre afin que l'usure des pneus été hiver soit égale. L'organisation de mobilité conseille aussi aux automobilistes de faire contrôler et réparer régulièrement leurs véhicules Une vérification approfondie avant le départ en vacances est toujours bénéfique, ne l'oubliez surtout pas. Le ministre des Affaires étrangères belge Didier Renders a quant à lui fait part de sa solidarité à l'Allemagne après l'explosion perpétrée par un réfugié syrien hier en soirée en Bavière. Ce réfugié s'est fait exploser à proximité d'un festival de musique. Il a perdu la vie dans la détonation et a été blessé 12 personnes. Son accès au site à l'événement avait été refusé alors qu'il y avait 2500 personnes sur place. Le jeune homme avait quitté la Syrie pour chercher asile en Allemagne il y a deux ans mais sa demande avait été rejetée il y a Un an. Il avait alors été interné en psychiatrie après deux tentatives de suicide. En Syrie, au moins quatre hôpitaux ont été contraints de fermer à Alep à la suite de frappes aériennes, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'escalade des frappes aériennes a forcé quatre hôpitaux du nord de la ville, ainsi qu'un autre, à cesser leurs activités. Seuls deux hôpitaux fonctionnent à présent dans les quartiers de l'est contrôlés par les groupes rebelles. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté en mai une résolution visant à protéger les hôpitaux de zones de conflit. Après qu'au moins 30 personnes aient été tuées dans des frappes aériennes sur un hôpital à Alep, entre 250 000 et 300 personnes Personnes, selon une estimation, sont en état de siège à Alep depuis que les forces gouvernementales ont fermé un peu plus tôt ce mois-ci la seule route d'accès au quartier de l'Est. Le gouvernement se dit parallèlement prêt à reprendre. Et pour parler de paix avec l'opposition, le conflit sérien qui a débuté en mars 2011 a provoqué la mort de plus de 250 000 personnes. Fun Radio Sport, pour conclure, au Tour de France, l'Allemand Rigel s'est imposé hier sur les champs élysées lors de la 21 e et dernière étape. Il avait déjà fait la même chose l'an dernier. Le britannique Chris Froome, dominateur d'un bout à l'autre de l'épreuve, a quant à lui remporté pour la troisième fois le Tour de France. Après ses succès en 2013 et l'an dernier Et puis un moment de tennis Pour vous dire que Wickmeyer a remporté cette nuit La finale du tournoi de Washington Elle a battu l'américaine Lauren Davis 122 e mondial En 2-7-6-4-6-2 Et comme un bonheur ne vient jamais seul le même jour Elle a aussi remporté le tournoi du double ben. Dans quelques secondes Côté son c'est Souff et Miamor Qui arrive, juste avec l'accent Miamor Juste avant. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Juste avant, Jean-François, côté météo, que se passe-t-il dans le ciel? Le ciel va souvent être nuageux aujourd'hui avec éventuellement un peu de bruine par endroits en matinée. Puis l'après-midi, des éclaircies vont se développer à partir de l'ouest du pays. Une onde locale ne sera pas exclue au sud du sillon sans meuse mais le temps restera sec sur la plupart des régions. À côté température, les Maxima se situeront aux alentours de 21 degrés au littoral, 20 à 23 degrés en Ardennes et entre 23 et 26 degrés ailleurs. C'est à quoi Coralie me faisait penser le mort qu'on a fait là maintenant. C'est quelqu'un qui nous a dit sur la page Facebook qu'ils adoraient autant que nous le Coucou Et ça, franchement, Jeff OM autant que nous Merci Jean-François Prochain rendez-vous de l'info à 9h Et tout de suite, le son dance dans Summer Fun sur Fun Radio Avec Imani Fun Radio fun. Tous les matins, c'est Summer Fun Avec Anto sur Fun Radio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 sur fan radio, sauf mi amor, c'est ce qui arrive dans un instant Voilà, oh on est au taquet, on y va Ah oh là là, c'est excitant la radio quand même hein. Allez, Gilles est avec nous, Gilles, on va parler de, euh, de console de jeu dans quelques instants et puis on a aussi Lloyd qui est là, comme chaque matin pour s'occuper de nous au niveau de la programmation musicale Comment ça va mon Lloyd Ça va très bien et toi Mais écoute, ça va très très bien Alors, euh, bah, la, la, la semaine démarre. Tu reviens de vacances, ça s'est mmh. bien passé Très bien, un peu Il cours, est super hein, bronzé, notre Lloyd Nous, on est resté ici enfermé. Et tu as profité du soleil en Espagne, c'est ça C'est ça, c'est super bien. Ouais. Eh ben, écoute, ça a l'air Aujourd'hui, on parle des jeux vidéo. Est-ce que toi, tu as des jeux vidéo qu quels tu jouais étant petit Alors, c'était pas sur console, c'était euh, sur PC. Alors, ouais. j'adorais tout ce qui était euh, les Sims et toutes ah, ah, les, oh oui, les, ex les extensions qu'il y avait avec. Mmh. En, en que vacances, que... au shopping. Je <rire> crois euh, que tout le monde a joué aussi. En qu'est-ce c'est les Sims C'est quoi Non, jamais joué. Sims, c'est en fait, on prend, c'est un personnage qui Et on contrôle sa vie en fait Donc c'est comme S'il avait une vie Tout à fait normale un peu comme De la télé-réalité Mais envers son jeu Voilà C'est toi qui décides De ce qu'il doit faire Donc euh, va peindre euh, Va faire à manger sort dans la rue fait par la telle personne Etc Et voilà C'est simplement Le but des Sims Donc tu contrôles un personnage Tu décides de sa vie euh, De sa vie à lui Et de toute sa famille Et bien là Comme tu aimes bien Les jeux vidéo On va te conseiller Un top 3 de jeux vidéo auxquels tu vas pouvoir euh, Même pas jeux vidéo hein, De smartphone peut-être De jeux qu'on peut retrouver Sur smartphone C'est le top 3 du jour Three Le top 3 Alors ah, il y a des jeux sur euh, smartphone qui sont un peu plus intellectuels, comme par exemple euh, 2048, vous avez connu 2048 oui, oui. j'étais je pas le seul à jouer à ça, on a aussi des jeux de guerre ou encore des jeux d'aventure. Coralie, tu as fait pour nous le top 3 des jeux sur Android. Oui, alors on va commencer par le troisième, évidemment, ça s'appelle Sky Shazer. Donc c'est un jeu de plateforme et d'aventure en fait, donc on a un petit personnage qui doit avancer dans, dans plusieurs niveaux, ouais. avec plusieurs difficultés différentes, donc euh, voilà, le but c'est de, évidemment de ne pas mourir et de pouvoir euh, survivre à toutes les toutes les spéciales qu'on va facile. pouvoir euh, croiser. Numéro 2 c'est euh, Clash Royale, donc ça c'est un jeu de stratégie, pour, euh, pour ceux que c'est comme Clash of Clans, en fait c'est la même chose que Clash of Clans, ça s'appelle Clash Royale, c'est un jeu de stratégie, donc euh, le but c'est de vous faire euh, évoluer votre, euh, votre, euh, votre équipe on va dire. Et, euh et le numéro <rire> 1 alors Et le numéro 1 et voilà On rappelle que les... ce sont les jeux les plus téléchargés pour le moment Et le numéro 1 c'est Plants vs Zombie Heroes Je connais pas Donc euh, c'est un peu comme, c'est aussi un jeu de stratégie Donc on, tu dois faire évoluer ton équipe euh, Battre le plus de, de personnes possible, c'est un jeu qui se joue en ligne Et le but évidemment c'est d'avoir le plus de points D'avoir la plus forte équipe pour euh, devenir le maître du jeu Et eh bien en tout cas on va tester tout ça Vous avez vous une application, un jeu Qui cartonne pour le moment, que vous avez envie de nous faire découvrir ce matin Comment ça se passe Coralie sur la page Facebook Bah envoyez nous un message sur la page Summer Fun, on lira vos messages à l'antenne, donc euh, ou par SMS au 3044. Et tout ça, c'est juste que 9h, sauf mi amor, c'est ce qui arrive. 8h40, de bon réveil. Merci d'être sur Fun. Se ces gestes que je n'ai pas su t'accorder. Oui, je sais que c'est la vie que j'ai choisi de t'aimer. J'aimerais que tu reviennes, tu reviennes. Tu sais, je ne suis qu'un homme désert. J'en referai. Te souviens-tu du temps où tu ne savais pas qui j'étais? Un homme imprévisible, c'est tout ce dont tu rêvais. Dis-moi que tu m'aimes, mais tu m'aimes. C'est la vie, j'ai trahi et ça m'a fait. C'est comme ça que je t'aime et tes souvenirs me hantent T'as pu dans mon sommeil, j'en deviens somnambule Bien yeah, je t'avais pris pour acquis Tu m'as tourné le dos J'avais cru soumise Tous ces mots son faux Tu quoi qu'on en dise Je suis ton héros Aujourd'hui tu me files Tu me fuies Ça va à 8h45 sur Fun Radio dans quelques secondes c'est le duo Face et Afrojack avec Hey qui arrive sur Fun Le soleil arrive en force fin sur Bruxelles, hein. en tout cas ah, il fait bon, oui. il fait je trouve plutôt très chaud L'heure pour nous de jouer au Battle Fun, plutôt original aujourd'hui parce que deux fois par semaine on va proposer un Battle Fun spécial animateur Ou <rire> le temps que Coralie <rire> s'étale par terre, c'est pas grave, non. ça c'est quand on veut voir le soleil Coralie, c'est comme ça oui. <rire> On va donc chanter le Battle Fun d'aujourd'hui, c'est très très drôle, vous allez voir On a notre candidate du jour, elle s'appelle Elodie, elle habite Rebecca, elle a 25 ans, salut Coralie Euh, rebec, je crois. Salut Elodie, comment tu vas Ça va et vous Mais écoute très très bien, merci d'être avec nous ce matin. Alors on, merci a pour, à vous. on a pour toi une place pour aller à la descente de la laisse ainsi qu'un cadeau surprise si tu retrouves effectivement les trois bonnes réponses du jour. Le principe très simple ce sont des extraits, si tu veux, musicaux qui sont diffusés sur Fun qu'on a chanté donc un peu massacré et à toi de les retrouver. Ils ont été modifiés par notre stagiaire. Est-ce que tu es prête Oui. Allez, hello, je compte sur toi. Au taquet, okay. c'est parti, Allez, premier oui. extrait. Je me tire. Oh merde. Je <rire> demande pas pourquoi Ça, c'est la version bistrot quand t'as trop bu. <rire> Allez, hello, <rire> écoute bien. Je vais pas mettre qui Si, c'est mettre Gims. Bonne réponse, on va écouter. Yeah. Je me tire dans mon tableau. Tu suis du sang, Merde motif <rire> Elle a l'air forte, Hello quand même parce que moi, je pas reconnu. Attention, deuxième extrait. Est-ce que tu auras autant de chance Quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, Ah, c'est facile. Euh, Rihanna. Rihanna avec toi, ah, bonne réponse. Elle est au taquet, Elodie ce matin, hein. elle est meilleure que nous-mêmes Fais -nous ta, ta Beyoncé, Elodie, attention Beyoncé en concert le 31, en plus en Belgique, gros, gros, gros truc Elle fait le dernier extrait Je reconnais pas Alors Elodie, si je pouvais t'aider, je le ferais Mais je ne reconnais pas moi-même On va réécouter peut-être. Pas du tout, non. c'est pas ça. On va réécouter. C'est vrai que ça ressemble. Comme ça, moi, je reconnais pas. Alors, comme ça, c'est compliqué. Alors, est-ce que tu as refait C'est super dur, non, je sais pas, ça là Eh ben, c'est pas grave, tu as quand même 2 points sur 3. Bonne réponse. Bravo en tout cas, c'était Félicitations C'était laquelle Des chiens I à Ah voilà, ah oui, mais c'était vachement dur. Hein. <rire> <Quand même. rire> Bravo à toi Elodie, je t'envoie tes cadeaux à la maison. Tu restes bien en rentaine, on te fait des gros bisous, bonne journée à toi. D'accord, bisous, au revoir. A très bientôt, ciao ciao. Ouais. Dans quelques secondes, on va également vous offrir vos places de ciné pour vous inscrire, vous envoyer Suine, suivi de vos coordonnées. Pas Suinez, ciné. s c i -Oh C-I-N-E par SMS au 6322, suivi de vos coordonnées complètes. C-I-N-E. Ouais, c'est pareil. fonctionne. C'est écriture SMS, tu vois, facile. Voilà, c'est facile. Et on appelle <rire> deux gagnants. 10 places qu'on offre dans quelques instants. C'est après ça. Pendant les vacances, allez-vous éclater au ciné avec vos potes grâce à Fun Radio.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 Fun. FUN RADIO FUN RADIO FUN LE Hands ENSRAW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 Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang.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 Now we're laughing, I got free saying you need to at your face tell me a story You don't have to be alone I love smiling Why you try to hide it? Don't you know you've got it all I know When you're gone Do you think Can you live like you want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 Commence ensemble Fun en Radio 8h55 Yeah Eric estreffee bonne bonne c'est ce qui arrive dans un instant Juste avant on va vous expliquer pourquoi on était en fourrir le speak juste avant parce que Jean-François <rire> a trouvé sur internet sur Facebook une vidéo plutôt hilarante Est-ce que tu peux nous la décrire rapidement Bah oui, c'est un une espèce d'immense billard. Ouais. Euh, donc bah, habituellement, mais forcément, on joue ça avec euh, la queue et les boules. Ah ouais. Et euh, ici, euh, c'est un, un jeu mais qui est fait vraiment grande nature et où les gens sont dessus et avec des ballons. Donc on joue, on, on, joue est, on est debout sur la table. Oui, on est carrément debout sur la table. C'est un immense billard ouais. et apparemment les gens ont vraiment l'air de, de se marier. Et qu'on joue comment alors On n'a plus les grosses <rire> ah, y super. Ouais. Les grosses cannes pardon. Ouais. Et comment on appelle ça, des Les qui les cannes Bah non absolument pas. Les queues, les billard. Les ah queues. Oui, les billards. Ah oui, ils oui. sont où oui. ils oui. sont, sont géantes aussi ah, Non non non. <rire> Comment sortir de ça Mais c'est plus possible euh, bah... On ne sort pas. On ne sort pas, non, non, on rentre On va même pas relever ça. En tout cas, on va publier la vidéo dès maintenant sur la page Facebook de l'émission. C'est vrai que c'est plutôt sympa, donc en fait le principe c'est qu'on est, qu est deux pouces sur un billard, <rire> pardon. Et donc on shot dans les balles pour les faire rentrer dans les trous. <rire> c'est ça le truc Le Donc c'est le sympa. principe du foot en fait. <rire> le principe du foot, si on veut, voilà c'est ça. Alors on va redevenir sérieux, 8h57, on va faire un tour sur le conditions de circulation. Un problème sur la route Summer Fun est là pour vous, c'est trafic sur Fun Radio. Que se passe-t-il Jean-François ce matin en Belgique, en Wallonie à Bruxelles Eh bien sur le ring de Bruxelles en direction du ring intérieur, des ralentissements entre Bercelle et Forêt engendrent 15 minutes de temps de parcours supplémentaire. Attention également, un accident est également signalé c'est sur la E40 dans le sens Bruxelles-Vers-Liège à hauteur de Boutersem. On ne roule actuellement que sur une bande de circulation. Soyez Donc prudent sur les routes Jean-François le pro Il sait reprendre son sérieux Directement <rire> Ça c'est un peu euh, Le tout travail avant. du pro En tout cas Gilles nous, On va parler ensemble maintenant De l'aventure Parc de Wa Parce que ce oui. week-end On a été testé Durant une journée ensemble L'aventure Parc de Wa Et franchement C'était très sympa C'était une très très bonne journée On a fait plein d'activités On n'est arrivé pas très confiant mm -hmm. Et puis on est reparti vraiment Avec plein de sensations fortes a, moi en tout cas j'ai vécu vraiment une très bonne journée Et je me suis je pense surpassé C'était très sympa et surtout <rire> une des choses qu'on a pu remarquer C'est l'ambiance sur place, c'était génial Les monitos, Non les... les moniteurs, les monos Les monos, les... mo mono, je cherchais ça <rire> Les monos étaient franchement sympas Oui, l'équipe est vraiment très sympa elle nous mettent tout de suite à l'aise ils nous, ils, nous ils nous font pardon, quelques petites blagues Histoire de nous détendre parce que ben, forcément quand on voit les sauts qu'on peut faire Par exemple on a testé le, un, un sort de Pas un saut élastique mais où on est projeté en l'air ouais, C'est ça, on est projeté en l'air Euh, assez haut hein, en fait on est attaché à deux élastiques donc sur le côté à des arbres qui, nous... ça. qui ont qui on tend les élastiques et puis tout d'un coup on lâche et tu dépasses les arbres et donc et en on fait, vole. le truc est un peu stressant c'est que tu as l'impression de pas être retenu quand tu tombes dedans c'est ça c'est le, le, le pire moment c'est vraiment la chute là on, on, on c'est là qu'on sent vraiment toutes les émotions et. Oh, sinon le point fort du parc c'est les, évidemment les parcours acrobatiques les parcours acrobatiques qui sont vraiment ouais, le, le point fort du parc qui sont vraiment euh, ils, ils sont euh, je, je, je trouve pas le mot le euh, Attrayant. Voilà, attrayant, il y a, il y a vraiment plein d'idées plein différentes. Il y a les verts, les rouges, les noirs. Alors on discutait avec les responsables, vous allez pouvoir voir d'ailleurs toutes les vidéos qu'on a tourné là-bas sur la page Facebook de Fun Radio dans quelques jours. On, ils nous disaient chaque année on a des nouveautés. C'est ça Alors par exemple, il y a des vélos dans les arbres à 8 oui, mètres de haut, on peut faire du vélo, ils des cusax aussi. De la trottinette aussi. Il y avait des tonneaux que bon malheureusement j'ai eu du mal à prendre, <rire> Antoine n'aimait <rire> pas. L'idée c'est de se mettre couché sur le dos, on me l'a dit un peu trop tard, donc tu sur le ventre, la tête dans le, dans le vide, concrètement. Ça. Et j'ai failli décéder. Mais franchement, c'est vraiment quelque chose de sympa et c'est surtout intergénérationnel parce qu'on a vu autant de personnes... Âgés d'une cinquantaine d'années. Impressionnant. Eh ouais. Des personnes assez fortes au niveau du gabarit. Et beaucoup d'enfants. Et beaucoup d'enfants, parce ouais. que le parc, par rapport à d'autres parcs, sont ouverts aux enfants. Et il faut savoir que les enfants ont des parcours juste pour eux aussi, où les adultes ne savent pas aller parce qu'ils sont, ils sont plus petits. Mais malgré tout, les enfants peuvent faire les, les parcours pour adultes. Et bien, en tout cas, on va publier tout ça maintenant sur la page Facebook de l'émission. Et d'ailleurs, on va vous offrir des places exceptionnelles, parce qu'on avait fait ça il y a quelques semaines. Tu peux jouer aussi Non, tu peux pas jouer. <rire> on a été, on a <rire> profité. C'est des places exclusivement pour vous, pour partir à l'Aventure Parc de War. Comment ça se passe C'est très très simple. Vous allez cet après-midi sur la page Facebook de Summer Fun et vous retrouverez. Bah, toute la procédure à suivre, à partager le statut, liker la page, etc. Et ce sont les dernières places qu'on vous offre cet été pour aller vous éclater à l'Aventure Parc de Wavre. Juste avant ici, on vous offre aussi des places de ciné, Coralie. Oui, tout à fait, vous pouvez repartir avec vos 5 places de cinéma. Donc 5 places, c'est quand même un beau budget. Et donc je vous voulais souhaiter repartir avec Envoyez dès maintenant Ciné par SMS au 6322 Avec vos coordonnées C'est super important les oubliez pas Et c'est 1€ euro par message Et d'ailleurs des places de ciné On a deux gagnants Qu'on va tirer au sort dans oui. un instant Donc 10 places de ciné Qu'on va vous offrir ce matin Pour aller voir les films Les plus branchés du moment Comme par exemple On a euh, Qu'est-ce qu'on a On a, a Tortue Ninja Qui sort oui, au ciné Oui Tortue Ninja À l'âge de glace on a aussi un film avec ah. Danny Boone, je pense. Ah oui, le Radin avec radin. Danny Boone. Radin avec Danny C'est Effectivement. Vous voyez, les plus beaux films du moment oui. sont allés voir au cinéma et c'est ce qu'on vous offre aujourd'hui dans Summer Fun. Fun. Fun Radio. Sur vandenborg.be, je peux commander tous les appareils, aller chercher ma commande dans les 30 minutes ou la faire livrer gratuitement. Suis-je contente de Vandenborg Oui, très contente. Vandenborg. Fun. Juste avant ça, il est 9h sur FAM. On démarre la journée ensemble et on s'informe avec Jean-François Servet. Salut Jeff. Euh, bonjour à tous, bonjour à tous. Le ministre des Affaires étrangères belge Didier Renders a fait part de sa solidarité à l'Allemagne après l'explosion perpétrée par un réfugié syrien en Bavière. Hier soir, vers 22h, ce réfugié âgé de 27 ans s'est fait exploser à proximité d'un festival de musique. Il a perdu la vie dans la détonation et a blessé 12 autres personnes. Euh, son accès au site de l'événement accueillant 2500 personnes lui avait été refusé précédemment car il ne détenait pas de billet d'entrée. Euh, ce nouvel incident survient dans une Allemagne sous temps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 Une intercation a, a eu lieu cette nuit, j'arriverai à le dire, à Charleroi. L'une des personnes a tiré cinq coups de feu en l'air sans faire de blessé, a pris la fuite à bord d'un véhicule. Au cours de sa cavale, l'auteur a croisé une patrouille de police et a occasionné deux accidents avant de s'arrêter. Les forces de l'ordre ont déployé plusieurs patrouilles sur place et cerné le quartier pour se lancer à la recherche du suspect. Un chien pisteur a fléché, a reflairé puis perdu la trace du suspect. Quand un policier a recroisé un peu plus tard, le quartier a été bouclé. L'hélicoptère de la police fédérale a même été appelé en renfort. Malgré ce dispositif, le fouillard a pu s'échapper recherches ont été abandonnées vers 7h30. Une autre info qui va vous intéresser parce qu'elle vous concerne tous, alors que les premiers, le premier des deux mois de vacances s'achève, Touring vient de publier un rapport réalisé sur base d'un contrôle de plus de 1000 véhicules. La pression des pneus est trop basse pour un véhicule sur deux. De plus, 15% des conducteurs roulent avec des pneus usés. Les pneus usés peuvent représenter un danger sur les revêtements mouillés en raison de l'allongement de la distance de freinage. Ils sont aussi généralement la cause d'éclatements de pneus provoquant la perte de contrôle du véhicule. Une pression trop basse de pneus a aussi une influence sur la Stabilité du véhicule et augmente également la consommation de carburant de près de 7%. Un mot de sport encore pour vous dire que le Comité international olympique a décidé hier de ne pas suspendre la Russie de manière globale des Jeux de Rio, préférant laisser les fédérations internationales tranchées au cas par cas. Quant aux athlètes russes admissibles ou non à une participation aux Jeux, le Comité national olympique russe s'est engagé à coopérer pleinement avec toutes les organisations internationales afin de faire la lumière sur tous les éléments de ces dossiers. Autour de France, l'Allemand Greppel s'est quant à lui imposé sur les Champs-Élysées hier lors de la 20 e et dernière journée d'étape, le Britannique Chris Froome, dominateur d'un bout à l'autre de l'épreuve, a remporté sa troisième victoire dans ce Tour de France après 2013 et 2015. Et puis enfin, Yanina Wickmayer en tennis a remporté cette nuit la finale du tournoi de Washington. Elle a battu l'américaine Lauren Davis, 122e mondial en 2-7. Le même jour, Yanina Wickmayer a aussi réussi à remporter la finale du tournoi de double. Merci, Jeff. <rire> Fun. radio. Dans quelques secondes, côté Sondanslor, c'est Milo qui arrive. On aura aussi Timbaland juste avant côté météo. Que se passe-t-il, Jean-François, dans le ciel Le ciel sera souvent très nuageux avec éventuellement un peu de brune Par endroits en matinée, l'après-midi, Des éclaircies se développeront y a, à partir de l'ouest. Non, ça va, c'est pas grave, ça va aller. Y Une onde locale ne sera pas exclue au sud du sillon sambre mais le temps restera sec durant la plupart des, dans la plupart des régions. Ouais, je suis un peu troublé quand on vient me tripoter un petit peu comme ça. On ensemble la semaine aussi, on a envie de se faire plaisir. Effectivement. Et puis on va se faire plaisir aussi côté des températures, parce que ah, la transition oui. est facile degrés au littoral, 20 à 23 degrés en Ardennes et entre 23 et 26 degrés ailleurs, donc journée un peu caliente comme je pense bien effectivement justement, calienté, on se fait plaisir tout seul, ah, ensemble avec Fun Radio également, merci Jean-François le prochain rendez-vous de l'info c'est à midi avec Carlo tout de suite à son dance floor à de retour sur Fun Radio avec Alan Walker Plus que quelques jours pour profiter des conditions soldes sur tous les modèles de cuisine équipés sur mesure. Cuisine Créphel Mon rêve, ma cuisine Ah là, normal, Rejoignez tous les millions de fans de Fun Radio Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram Fun Radio Le son Dan, Dan, Dan. dance floor Toute la journée, partout Suivez Fun Radio Le son dance floor Fun, fun, fun, fun. fun Radio, fun Radio. Fun Radio. La I'm out of order. Not I'm I'm done, I'm so so so so I'm Encore réalisateur Étienne qu'on embrasse évidemment, on fait des grands signes du style Avec César les amis, on y va <rire> Allez, Milo, c'est ce qui arrive dans un instant. Juste avant, on vous rappelle qu'on vous offre des places pour aller au ciné Coralie Oui, tout à fait, on vous offre 5 places de cinéma pour... Pour aller voir les films de votre choix avec vous, vos amis, votre famille, à votre choix Et donc euh, je vais vous souhaiter repartir dès maintenant avec ce place Envoyer dès maintenant ciné par SMS au 6322 avec vos coordonnées c'est super, super important Et on vous rappelle, en fait, tirage au sort ici dans, dans quelques secondes en fait Donc dépêchez-vous Dans moins de 5 secondes, le temps d'appuyer sur le bouton pour appeler notre première gagnante de jour Elle s'appelle Sabrina Elle va répondre en direct, on l'espère en tout cas J'espère pour repartir avec 5 places de ciné qu'on vous envoie directement à la maison Ce sera comme ça toute la semaine Et le soir entre 17h et 20h chez David et le matin chez nous, est-ce que Sabrina va nous répondre à 8 à 9h08, pardon. Sabrina. Allo Salut Sabrina, tu vas bien Oui très bien. Eh bah écoutez, la journée la semaine commence bien parce qu'on t'offre tes places de ciné pour aller n'importe où en Belgique. Bravo oui. Super Mon lundi commence bien Eh ah écoute, franchement bien, il est 9h08, tu es sur Fun radio Sabrina. J'espère que tout se passe bien pour toi. Est-ce qu'on a peut-être quelques films à lui conseiller à Sabrina L'âge de glace <rire> Moi je reste le... sur l'âge de glace. Et le radin avec Daniboon Oui ça le, le radin avec Boon qui a l'air vraiment bien. Eh bah, en Donc, tout cas voilà. Sabrina, j'espère que ta journée et ta semaine se passera bien. Merci d'être à notre écoute en tout cas. Bah un grand merci à vous, en tout cas, merci à vous. Bonne journée. Te... Je te fais les gros bisous, à bisous. très bientôt. Merci. Mais... Au revoir. Et, au revoir, Sabrina. Ciao, ciao. Yeah <rire> Hors antenne, Sabrina. Elle est aussi au taquet. On va appeler une deuxième gagnante parce qu'on offre deux fois 5 places aujourd'hui. Voilà, on est au taquet. Oui. C'est parti. Elle s'appelle Laura cette fois-ci. J'espère qu'elle sera aussi motivée que Sabrina. C'est peut-être l'un ou l'une d'entre vous qu'on appellera demain. Vous pouvez déjà vous inscrire maintenant en envoyant signer par SMS au De plus vos coordonnées complètes. Attention. Laura qui va peut-être décrocher dans quelques secondes. Oui. comme oui, Sabrina. Et Salut, Laura. Tu vas bien? Euh, oui, ça va super et Mais très bien, qu'est-ce que tu fais de beau pour l'instant Ah bah bon, écoutez, je travaille. Je travaille, eh bien, on va pas te déranger très longtemps. Laura, je t'offre tes 5 places de ciné, bravo Ouais Oh super, merci les gars C'était cadeau, tu es en direct sur Fan Radio et la journée et la semaine commence bien parce que tu vas pouvoir aller mater les films les plus branchés du moment comme par exemple Danny Boone, L'Âge de Glace ou encore Tortue Ninja Coralie Oui, Tortue Ninja ou alors il y a aussi un, un film avec les animaux, j'ai oublié complètement oublié le prénom. Alors que Mais... tu adores. Oui exactement, il a l'air trop bien, je l'ai vu, euh, j'ai vu la bande-annonce et j'ai trop envie d'aller le voir Mais aussi Bah tu vas t'en rappeler dans 5 minutes quand on aura fini l'émission. sais pas Mais En tout cas, Laura, on te fait <rire> des gros bisous. Passe une excellente semaine et une bonne journée à notre écoute. Ben merci à vous, bonne journée à vous. Salut Laura, des bisous à toi et puis les amis. On continue à vous offrir des places durant toute la semaine. Ce soir aussi Coralie. Oui tout à fait. Entre 17h et 20h, David vous offrira aussi vos 5 places de cinéma. Donc inscrivez-vous euh, déjà dès maintenant en envoyant ciné plus vos coordonnées par SMS au 6322. Et j'ai retrouvé le nom du film. Et c'est comme des bêtes. Comme des bêtes, voilà. <rire> Laura ça nous écoute encore. Comme des bêtes, c'est aller voir au ciné. Et puis Gilles, on a un deuxième concours pour vous sur la page Facebook de l'émission. On vous offre des places pour aller à l'aventure par Et franchement on l'a testé c'est carton c'est terrible voilà si vous voulez vraiment passer un bon moment en famille ou entre amis il euh, y, y a six parcours je pense et, euh, et quatre sauts différents proposés il parcours de base mais on a plusieurs parcours avec des de enfants. base voilà il y a des parcours tyroliennes aussi il y a un parcours, 650 on en a pas parlé d'ailleurs du, du fameux parcours tyrolien de 650 mètres et puis il y en a un qui fait un peu plus flipper où en fait t'es pas attaché du tout donc c'est dans complètement les complètement libre attaché. tout à fait et donc en fait tu tombes dans un filet si jamais euh, bah tu tombes C'est ça complètement le truc. En tout cas, on vous offre vos places sur la page Facebook de l'émission. Rendez-vous dès maintenant sur Summer Fun. Coralie, on se quitte ici Oui, déjà. Ah, mais on revient demain, dès 6h, évidemment, ah, en oui. pleine forme. Excellente journée à vous, les amis. Le meilleur de son end c'est ce qui arrive. Avec Audrey. Et ouais, notre ami Marie-Audrey qui reprend l'antenne jusqu'à 13h avec Matène et Futuristique dans un instant. Team Balland également. Et puis juste avant, on démarre la journée à 9h11 avec Milo. Excellente journée sur Fun Radio.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 i'll see you when you get there but until we get there we'll be howling at the moon baby I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 Chcę na radio. Merci d'être là. Passez votre été sur Fun Radio. Le son Dance Qu'est-ce que ça fait plaisir là, de vous retrouver après quelques semaines de vacances Je m'appelle Audrey. Bonjour, tout le monde. On passe la matinée ensemble de 9h à 13h avec que du son Dance Il y aura le son d'Enrique Iglesias. Histoire de se motiver un peu ce matin, parce qu'après un long week-end de 4 jours, ça fait mal hein, le lundi. Bon courage à tous, à tous les courageux qui partent travailler. Il y aura le son de Tiesto et John Legend dans un instant. Et puis je vous ai calé le beau gosse du service, Justin Timberlake. Can't stop the feeling, c'est ce qui arrive sur Fun Radio. C'est le genre de son que vous allez entendre par exemple dans Party Fun avec tous les plus grands DJs de Fun Radio Party. All night, all Stan, Cet été, tous les DJs sont sur Fun Radio. Fun Radio The best DJs are on Fun Radio Maïva Carter, Mico C et Adrien Thomas mixent tous les plus gros tubes et les meilleures nouveautés en non-stop Welcome In the biggest club in Club. Party, Party Fels. L'émission club de référence en Belgique. C'est sur Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Phone Radio. I could leave you. Cause after my hard moment. It is so deep I close my eyes and I just took off on it. I turned around and saw the look on your face. So I stay. Stay. Change me, then I felt sorry for the look on your face. So I stay, stay.